Gaijin Dash Gaijin Dash, l'épisode des deux ans, c'est maintenant. Que conviction Grosse conviction pour démarrer cet épisode des deux ans, l'épisode numéro 19 avec moi pour m'accompagner comme toujours ou presque puisqu'on oui. a fait quelques petites exceptions. Comment Attends juste une seconde. Excuse-moi de faire chier. Comment ça se fait que c'est un truc mensuel et que il y a que 19 épisodes C'est les deux ans. Ouais, parce qu'on triche. Ah oui. Okay. Tu sais, as le. En fait, on a commencé en avril. Il ouais. y a eu des spéciales, il ouais. y a eu des spéciales TGS qui ne comptent pas dans le, dans ah, le... Gaginash Universe. Il y a eu les Gaiden, il y a eu les invités, il y a les, eu prologus, ah, les, invités, pas les, les Prologus. Les prologus oui, sais. les Prologus je sais, mais ouais. les, les invités tu ne les numérotes pas. Ça dépend. Genre la Japan Expo tu ne l'as pas numérotée. avec les Bogart. Ah d'accord. Ouais. Ah, ouais, tu vois, bon, c'est complexe. Fait. Oui, en fait... Et <rire> toi, et nous mourra, tu Exactement, quand il se ramène, il fait... On en est à combien En tout cas, c'était en euh... avril 2004. 15, avril, <rire> de... <rire> avril 2015, que nous avons commencé à lancer le podcast de l'actualité japonaise du jeu vidéo avec vous messieurs, vous étiez là, oui. c'était dans une autre salle un petit peu plus intimiste, à Levallois, le voilà, brofistage, euh, on le rappelle c'est un podcast que l'on peut suivre à la fois en vidéo, puisque là vous nous voyez, mais aussi en audio, puisque là vous nous écoutez, entendez. et euh, écoutez. Oui, ils nous entendent aussi. Ouais, J'espère qu'ils nous écoutent davantage. Mais euh... pour une fois, on va remercier les premiums d'abord. Oui, mais je, te, je tenais à le faire ah, justement. Putain. Mais j'avais tout prévu. C'était es, es pas mon pour C'est toujours très organisé <rire> en cette émission. C'est que euh, cette émission ne serait pas possible sans le soutien des premiums. Et, oui. Et euh, bah, merci à vous de Qui nous faire des de, de faire vivre de nous faire vivre aussi mais de faire vivre cette émission puisque bah, ces acolytes euh, sont des puits de science et donc ils euh, coûtent extrêmement cher mmh. c'est ah, vrai le consulting on le consulting lit, <rire> est délirant des tarifs en plus qui augmentent à chaque émission puisque ah, voilà ils il savent que ce sont les vrais le cachet vrais, voilà exactement et en exactement. plus on rajoute des noms des suffixes de de richesse derrière non non par exemple maintenant il s'appelle Grégoire Hello Pokémon voilà, exactement. comme David Lafarge Pokémon <rire> et Daniel Andréyev Camui euh, Podcast Universe hein, puisque maintenant c'est attaché Explosif, indissociable voilà. euh, oui bah oui forcément donc voilà merci au premium effectivement parce que sans ça il n'y aurait pas de guiding in dash the... toi monsieur Pouillot oui oh, bah moi moi je suis employé je touche ma feuille euh, ça... <rire> alors, alors... <rire> il a pas tort il a pas et il faut pas oublier que c'est la dernière fois qu'on enregistre possiblement dans une, dans, ah, dans oui, une démocratie oui, dans une démocratie avant Pourquoi ah. bah alors on enregistre on est encore sous démocratie ouais, Voilà, ça c'est sûr Ouais. Maintenant, je le précise à tous les détails. C'était le ah point bon, le politique ouais. euh, qui était très important de préciser. Euh, <rire> nous allons commencer, donc c'est l'épisode des deux ans. On a un extrêmement chargé, évidemment, mm -hmm. où l'on va parler, entre autres, de Persona 5, puisque tout le monde, finalement, a pu y jouer, non pas avec la version euh, grecque que tu nous avais offerte au Japon, <rire> puisque celle-là est réservée, oubliée. Est-ce qu'elle a, est qu a survécu au déménagement Elle est En haut de la pile des jeux PS4 à côté que de la télé que tu dois rendre non à côté de la télé à côté de la télé à côté de, télé, bon, à à côté de mon Ultimate Marvel comme 3 PS4 donc un jour elle, elle regagnera sa boîte et ouais bien, euh, bien sûr pas pas de droit, ah, si bien. tu la voulais maintenant je, pouvais, je voulais la ramener d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter mais à ma gauche évidemment voilà. Grégoire Hello euh, voilà Grégoirello Grégoire Pokémon là les la tête pensante le Senpai le Senpai de tous notre Senpai à tous parce qu'on va parler du mot Senpai tout à l'heure oui alors voilà tu auras beaucoup de choses à nous dire sur le mot Senpai tu peux nous dire ça avec l'accent anglais senpai voilà très bien ouais. <rire> et évidemment à ma droite <rire> vas-y fais-moi le bruit de saxo avec bah... ta bouche ah bah voilà careless whisper a disparu qu'est-ce que c'est que ce matos careless Swisper? Ouais. Oui. alias euh, Daniel Andreev Camwe Robotics euh, mon senpai aussi hein, finalement oh vous êtes deux senpai mais t'es mon bro la mémoire vivante ouais. la mémoire vivante oui c'est vrai que tu as une mémoire euh, éléphantesque. Euh, c'est ce travail en fait, c'est un muscle ah. et, puis, et puis il est en aussi hein. parce que tu sais qu'il me ressort des fois des chats qu'on avait en 95 sur Usenet euh... ouais, genre, hey, tu te souviens tu m'as dit ça, mais j'avais de la vie et hop, imprime ah. écran voilà. Voilà, oui, non, je suis un archiviste. Oui. Un, archiviste. un archiviste ce qui explique, euh, ouais. ce qui explique que j'ai j'ai je, je, je, fait un déménagement là ouais. et ouais. je viens de sortir la 231 e ouais. boîte de chez moi ouais. Ouais. non mais est, il est fourbissime, hein. des fois il me dit tu te souviens de cette meuf je dis bah non, <coughs> mais si tu te souviens tu regardais ses fesses à la fac, je quoi, qu'est-ce que tu racontes et, et hop. là hop, il m'envoie un message de 1000 1998. Ah, cette fille, elle a des belles fesses. Hop, voilà. Oui, oui. Non, mais 1998. Je suis persuadé que c'est comme ça que tu t'exprimais à l'époque Oui. C'est vrai. Mais, mais dans ma cave, quelque part, j'ai <rire> tous les press kits de tous les éditeurs japonais depuis le début du TGS. Ah oui. Et ma vrai. copine m'a dit, tu vas pas garder ça. Et j'ai si. Je dis, si. Si, euh, <rire> si je ne le fais pas, qui le fera <rire> <rire> Mais ça me permet de retrouver des petites perles, des flyers de l'époque, des, mm. des jeux abandonnés. Et ah, puis, puis, et puis nos romantique. classiques. puis les classiques des jeux PlayStation vraiment n'importe quoi. sommaire extrêmement chargé, je le disais, avec du persona, mais aussi du Wonder Boy, puisque oh là nous là. allons célébrer dum la sortie du remake de Dragon's Trap. Dum voilà. dum avec, dum en revenant sur cette série, un petit peu comme on l'avait fait à l'époque pour Alex Kidd, et eh bien on va parler de wonderboy ce qu'il a fait de bien, pourquoi il a disparu, série compliquée, et on va essayer de refaire euh, avec vous, un peu schizophrène, ouais. la chronologie ou en tout cas d'essayer de distinguer les vrais Wonder Boy des faux, puisqu'il y a pas mal de, de petites nuances à apporter. Donc voilà, ce sera la deuxième grosse partie de cette émission. Mais comme toujours. Nous allons commencer avec le point news et l'actualité. Là encore, hyper chargé, puisque riche, beaucoup de choses, oui, oui. richissime. Oui. On a... Moi, je pensais qu'il allait rien se passer. puis je Nintendo a lancé son Nintendo Direct. Fluide. Voilà. On pensait que le Japon, c'était fini. Maintenant, tout voilà. les jeux étaient Nintendo sortis. va mourir. Nintendo ouais. va mourir, comme chacun sait. D'ailleurs, euh, sur cette table, on peut le voir une belle, belle Switch à ma foi, euh, qui a tourné juste avant l'émission voilà. sur un jeu mystère dont on n'a pas le droit de parler. Mais non. Hein. Mais non. Mmh. Et c'est de la merde. Je perds tout le temps. Voilà. <rire> c'est ce que Pouillot disait en branchant la console. Il disait, c'est de la merde. Ouais. Puisqu'il a passé une minute à essayer de, <rire> de, de configurer les Joy-Con. Joy mais cela. Et, et Mais que digression et c'est pour non, cela non, non, que Ce qu'il faut préciser, c'est que le chargeur, tu peux pas laisser euh, ton truc chargé en même temps que cette position-là. Oui, physiquement, c'est pas possible. C'est pas, pas possible. Donc il a mis deux deux folios poche là et <rire> et, et, et je... non, Donc, calme, deux pockets, pardon deux pockets 18, si tu veux. 18, si tu veux. De deux Pokémon, si tu veux. Oh, très <rire> bien, Pokémon. Très Donc bien. nous allons attaquer le point news. Télélé, télélé, télélé. Ah non, ah, en fait, il n'y a aucune musique qui bon, marche. Bon, Hubert... Ah, ah. Non, mais moi, c'est Carles Whisper. Ah bah super, ouais. oui, <rire> tant qu'on y est. Ah bah non. <rire> Putain, mais qu'est-ce qu qu'il y a Whisper est censuré. C'est quoi C'est pas possible Eh oui, c'est une chanson pour les mots Adopi. Ado Adopi. Adopi Adopi Adopi Bon. on a au moins eu le jingle des Point News, preuve que un au moins un bouton sur deux fonctionne. On va commencer ce Point News avec... Une gifle, puisque oui. voilà, hein, messieurs, nous, nous sommes lourdement mépris sur la date de sortie de Dragon Quest. Ah Vous oui, étiez là, là à me dire, oui. oui, moi je sens bien Jamais la version 3DS d'abord, oui, oui, la version Switch en même temps que la version PS4. Eh et bien, oui. que nenni, euh, c'est lamentable. On a été là, une fois de plus, hein, les pronostics, c'est pas notre fort, on aurait dû avoir Oscar Le Maire sur le plateau, puisque Dragon Oscar Quest 11. Le sortira le 29 juillet non, officiellement sur 3DS. Pas, on pouvait pas l'imaginer si tôt quoi, c'est tout. Eh non, impensable. C'est juste que euh, nous sommes des humanistes oui. et on pensait pas que tant d'employés mourraient euh, <rire> sous les coups de fouet du contre-maître pour, la... pour, euh, pour finir <rire> le jeu aussitôt. Pour finir la pyramide. Voilà, ouais, c'est sûr que là... Euh, ouais. Toriyama, to ça veut dire qu'il a faxé à temps tous les <rire> tous les, tous les designs. Oui. <rire> bah, contraint et forcé, hein, comme il le dit lui-même. Mais euh, Dragon Quest XI va sortir le 29 juillet. Une date de sortie estivale un petit peu comme Dragon Quest 9 comme Dragon Quest 7, 7 comme Dragon mmh. Quest 10. Pourquoi l'été? Est-ce que ça veut dire que les gens ont du temps et qu'ils vont pouvoir s'adonner aux 50 heures de durée de vie annoncées? Eh ben oui, tout Par simplement oui. parce que au Japon, euh, bah, pour ceux que oh, je rebondis, tu vois, habilement, ah. pour ceux qui ont joué à Persona 5, ils le savent. Hein, les vacances d'été, même si elles existent, elles sont beaucoup plus courtes au Japon. Ça va de fin juillet à fin août, sachant que il y a une semaine de repos obligatoire euh, au Japon. C'est la mi-août, la fête des morts, le Obon, comme on dit, où tout le monde retourne à la campagne. Euh, poser poser un petit peu se reposer je veux dire sur la tombe de, de ses ancêtres et c'est l'occasion d'aller en famille et donc bah forcément dans tes temps de trajet qu'est-ce que tu fais Et bah Tu sors à 3DS. Et voilà. Et pas ta PS4 Eh non, mais la PS4, c'est pas grave, elle est chez toi si t'as pas de vrai. famille. <rire> mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une excellente période, parce que t'es en, en plein creux. Euh, Souvenez-vous, à l'époque euh, PS1, Dreamcast, Mega les gros gros jeux, ils sortaient toujours euh, la première semaine du mois d'août. En mm. particulier chez Nintendo, sous Nintendo sous le calibre, a une grand grand grande deux, habitude euh, de, de sortir des gros jeux en août. C'était une 64, c'était vraiment des gros, début août, hein, gros sorties. Tout début août. Les, les Moi, je me souviens, c'était chiant parce que je partais en vacances en juillet et pour boucler le Joypad de septembre, je devais revenir la première semaine d'août et en général, le jour de mon départ, il y avait de la sortie de tous les gros jeux, les, les Yoshi, euh, euh, les tous ces gros-là, ils sortaient, ouais, le, en, la dernière semaine de juillet ou la première semaine d'août. Et y il y a eu un... Deep Fear euh, euh, Pas R Deep Fear, qu'est-ce que je veux dire Radiant Silver, Ragnant Gun. Silver Gun sont... Chaque fois, comme ils sont sortis le en même juillet. jour, chaque fois que je vais parler bah, de l'âge... Ouais. Je me souviens que j'étais en magasin et j'ai j'avais le choix entre Fear et Radiant Cybergun j'ai pris les deux alors évidemment mmh. les gens disent oh putain Radiant Cybergun il coûte cher ouais mais tout l'argent que tu aurais pu gagner sur Radiant mmh. tu l'as perdu en achetant ton oui. Pierre de merde qui <rire> vous dit alors ce qu'elle sait c'est qu'ils vont juste sortir préciser... un collector avec les deux versions ouais. en même temps c'est à dire qu'une version PS4 une version 3DS tu pourras la commander sur la boutique Square Enix ou chez les Lawson mmh. et ça veut dire que tu vas avoir De, deux versions de deux consoles différentes réunies dans un même pack c'est assez, assez inédit c'est ouf et c'est très rare d'avoir surtout un, un Deluxe Pack pour un, pour un Dragon Quest en fait oui. ils n'en font jamais euh, le seul truc qui se rapprochait le plus d'un Deluxe Pack c'était euh, c'était peut-être des Q10 parce qu'ils ont sorti les All-in-One et ensuite des packs un peu différents avec la console avec ouais. la console et des trucs comme ça mais sinon c'est pas des gens qui se synchronisent avec les, les sorties de console. et euh, Et là, en plus, c'est vraiment ça qui est le plus étonnant, c'est deux cartouches de deux univers qui n'ont rien à voir ensemble et ça peut poser une vraie question pour le futur de Dragon Quest en Europe et aux États-Unis puisque qui va s'occuper de la traduction est-ce que c'est Square Enix en interne euh, pour... Nintendo je pense alors oui, ah oui mais, oui, mais est-ce que... Est que les traducteurs de Nintendo est-ce que Nintendo va accepter que ces traducteurs qui sont basés en Allemagne euh, cèdent leurs droits de traduction euh, à Sony pour la, la version cartouche je veux que Quest. non ça va être un imbroglio euh, particulier il faut qu'ils se mettent d'accord et il faut que ça soit négocier sur ce jeu en particulier euh, c'est pour moi une des raisons pour laquelle DQ10 n'est jamais sorti c'est parce qu'il existe aussi sur PC il existe aussi sur bientôt sur PS4 ouais. et euh, Nintendo ils ont jamais engagé de frais pour sortir un jeu qui profiterait sur d'autres plateformes c'est c'est mal la lecture du truc quoi après et aussi ça coûte excessivement cher de faire Alors, tu disais Dragon Quest X va sortir cet automne donc c'est le MMO euh, Dragon Quest 11 il y a pas de date pour l'occident sur Switch oui mmh. sur Switch pas de date sur Switch aussi et DQ11 sur Switch mais plus tard tout à fait, euh, 11, ce qui n'a jamais finalement fait partie, d'écurence Switch n'a jamais fait partie de la communication autour de la version PS4 ni de la version 3DS. Non, ils ont juste dit on ils le veulent fait vraiment, aussi sur Switch. Ouais, ils veulent vraiment optimiser à fond les ventes. Est-ce que vous pensez que comme le dit euh, Amamura de Famitsu, le jeu est parti pour faire 5 millions cumulés, ce qui le placerait dans le, dans le, déjà au top des jeux Dragon Quest et d'une manière générale euh, dans le top oui. des, je... des ventes de ces dernières années Moi je dis oui, moi je dis oui parce que euh, je pense... Les que... gens ont acheté les deux Alors, pas forcément, mais je pense que pas les mêmes gens vont acheter euh, chaque version. Bon, je pense qu'il y a des fous furieux comme nous trois euh, qui allons peut-être choper les deux versions. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir à la fois les enfants en, et notamment, euh, je pense surtout au public européen qui avait été très, très présent sur des Q9... Souvenez-vous, en Europe, euh, ça avait été une assez bonne surprise, notamment en France où ça avait très très bien marché. Et euh, je pense qu'ils vont, euh, Nintendo, en tout cas si c'est eux qui, qui distribuent le jeu en Europe, vont certainement le placer encore comme, un, comme une grande aventure Kids. Et sur PS4, je pense qu'ils vont profiter de l'effet euh, Persona 5, retour aux sources du RPG à la japonaise. Et je pense qu'on va vraiment avoir le double public, les adultes en et en les enfants. qui sortent le même jour et qui le sortent dans les mêmes conditions Et Ça, on est on est sûr de rien. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça fasse 5 millions. Je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, le jeu il est vendu très très cher sur PS 4 ouais. au, au Japon, au Japon, au Japon. Ouais, mais bon. Euh, il, il, à à un euh, moment, il dit dit bien 5 millions, millions dans, dans le monde. monde hein. Je, oui, oui. Je, je veux dire seulement. Ah non. Hein, je, non, je non, je non, non il dit 5 millions au Japon. Japon. Ah d'accord. Ah oui, non. Bah alors dans ce cas-là, oui, il est un peu présomptueux. Et alors, il faut avoir ensuite une espèce et la petite planche que sera la version Switch, dont on ne sait rien, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont visiblement bien fait pas l'annoncer et de ne pas communiquer dessus parce que s'ils veulent toucher 5 millions si tu si tu comptes que sur PS4 et 3DS c'est pas possible à mon avis il faut encore un peu un peu de version Switch 4 millions j'aurais dit oui parce que c'est ce qu'a fait DQ9 5 millions il est présomptueux. vous l'avez vu tourner du coup pendant les démonstrations de gameplay qui ont eu lieu qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous attire est-ce que il y a des choses qui parce qu'on le rappelle il y a plusieurs versions Dragon Quest XI c'était la version PS4 qui tourne sur la Nintendo Engine 4 As la, qui est plutôt modernisée, t'as la version 3DS en 3D à la Dragon Quest 9, et puis tu as la version 2D, à, laquelle, à partir de laquelle tu peux switcher au moment de te rendre dans les églises, Euh, donc as finalement trois jeux qui cohabitent oui. et, et qui à, sont et, et, euh, et, juste, et pour les combats il suffit juste d'appuyer sur l'écran et tu les, tes combats passent de full 3D à ouais. 2D ou alors au moment où tu vas pour euh, frapper l'adversaire parce que tu peux avoir des attaques préemptives comme ça et bien ça, tu peux choisir selon Quand... selon le bouton avec lequel tu frappes l'image qui va s'afficher ensuite je craque totalement pour la version 3DS et elle est faite pour nous en fait ouais, la version ouais. 3DS c'est qu'elle est, elle est tellement belle et le en fait la direction artistique est super parce que c'est pas juste une version à portage genre la technologie des Q9 Les personnages sont vachement plus jolis, élégants. C'était sur DS, hein, le dernier. C'est ouais. vachement plus racé. Vraiment, y a... ils ont vraiment fait un effort pour intégrer cet univers. Et le fait que tu puisses basculer à tout moment en, en jeu 2D. 2D. Ouais. Et euh, moi, j'ai envie de me le faire en full 2D. quoi, Avoir la full expérience 2D. Moi, je pense que dans l'idéal, il faut le faire sur PS4 et en 2D sur 3DS. Ouais. Je pense que c'est ça, la full expérience. Et je serais curieux de savoir si la version Switch va intégrer les deux. Parce qu'il faut qu'elle ait un truc nouveau. Je pour pense euh... que c'est pour ça qu'il la montre pas. Je ouais, pense qu'il y, qu y aura... Il y, euh... y, y a une raison plus financière. C'est-à-dire, si tu montes la version Switch en même temps... Euh, bah et du coup quelle version tu prendrais toi PS4 je voyais, bien, je voyais bien ce genre toi, de tu prends ou de PS4 ou ps les deux je prends et toi tu prends moi je pense que je prendrais euh, <coughs> je serais plutôt Team Switch en fait Team Switch bah voilà si tu montrais la Switch oui, maintenant oui, les gens attendraient la version Switch alors que non là du coup tu choisis tu choisis PS4 et 3DS et tu vampirises pas ton marché quoi alors, en je... terme business ouais, ouais, c'est suis... c'est génial je suis d'accord parce que moi ce que je vois c'est que ça va être des vieux renards et que la Switch ça va être genre la complète édition ouais. où tu auras la version version PS4 un peu moins jolie et euh, la version euh, 3DS un peu plus jolie et la version 2D pour les nostalgiques je crois pas que ça sera de' en, en tube à ce point hein, mais ouais, je, tu crois je le sens bien moi ouais. ça serait extraordinaire honnêtement ça serait génial mais euh... Ouais. Euh, je parierais pas non plus pour un truc comme ça quoi. parce qu'en général les japonais ils aiment bien faire quand ils font l'expérience ils veulent restituer la même expérience mmh. quitte à restituer aussi les défauts de la première expérience Bon la Switch on en parle c'est évidemment un carton pour l'instant c'est vrai que quel que soit le territoire ça, ça se vend bien Ça se vend bien. 906 console, 000 exemplaires vendée, aux états unis c'est ouais. le troisième meilleur démarrage et encore c'est même pas un démarrage à Noël ouais. donc c'est dire l'attrait de la machine pour l'instant sur le marché américain le 650 de 000... Depuis 650 000 ouais. ouais. <rire> 650 000 au Japon Euh, des Zelda qui se vendent par petits pains parfois même plus que la machine enfin, eh oui. c'est le cas aux Etats-Unis eh je pense, pense que, que c'est de Deluxe Pack oui ouais. moi je pense qu'il y a beaucoup de spéculation sur le Deluxe Pack ouais Ouais, ah oui, effectivement. Ah oui, oui. Et donc la Switch va avoir des jeux, effectivement puisque c'était le Nintendo Direct, c'était à minuit. Est-ce que vous y étiez Please take a look. Oui, take a look avec Koizumi, décidément qui prend de plus en plus d'importance au niveau de la présentation et dans la mise en avant parmi Une les producteurs, en plus, parmi les producteurs, et surtout c'est un créateur de génie. Et nous avons eu droit donc à différentes annonces, et on sait que, effectivement, le planning ce... mensuel envoie du lourd, puisqu'il y aura Minecraft le 12 mai, Arms le 16 juin, Splatoon le 21 juillet. Et euh, la mention de Dragon Quest X à l'automne, donc ça fait vraiment beaucoup de jeux qui vont se suivre. très bonne stratégie, Ouais. parce que je regardais le line-up, par exemple, de Line 64. On rappelle qu'il y a même un certain jeu qu'on n'a pas le droit de mentionner, mais qui sort là, qu'on a la devant nous, qui sort à, à la, fin, la du fin du mois. mois. Voilà. Qu'est-ce que ça peut bien être, je ne sais pas. pas. Euh, en ouais. fait, je regardais le line-up de Line 64 et de la Gamecube, et en fait, ils avaient fait so soit genre un, deux jeux à la sortie un jeu au mois d'après et ensuite six mois d'attente parfois c'est ce qu'on mmh. avait en, entre Wave ah, c Race c'était le Smash Bros de la GameCube entre hein, ouais. Wave Race et, euh, et Mario Kart il y a eu très peu de choses Mario Kart 64 il y a eu très très peu de jeux et là en fait ils ont décidé de faire un grand jeu par mois et en fait ils ont raison comme ça les jeux ils se bousculent pas ils se bousculent pas entre eux ils se vampirisent pas et euh, ça permet de garder en, euh, ça te permet de garder les, les acheteurs potentiels en haleine c'est-à-dire que le mec il va se dire bon j'ai mon jeu par mois et il va se le faire c'est pour l'instant une stratégie de de market de marketing qu'on n'a jamais vu en fait sur la console une personne n'a ouais. essayé oui, de faire sur un truc pour oui, leur... rassurer les gens parce qu'ils voient bien que la, ouais. la, le report, le reproche principal que tu leur fais à Nintendo c'est ben il y a pas de jeu j'ai fini Zelda je joue à quoi ouais. alors en plus Zelda euh, visiblement ils veulent essayer de le, le requinquer en été avec le DLC euh, ouais. et Les gens qui ont joué à Zelda ou tout le moins qui l'ont squatté, qui l'ont vraiment squatté, je pense qu'ils vont... Le, le DLC, évidemment, ils vont... Ils vont aller dessus. Ouais. Ah bah ouais, évidemment. Moi, je le prendrai... Après, évidemment quoi. Malgré tout, quand on les regarde, à 8... Oui, Mario Kart 8 on l'a déjà rincé sur Wii U. Minecraft, c'est quand même un jeu qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, dizaines pense de millions que... arms. Ouais. On n'a aucune garantie sur son potentiel et Splatoon 2 ressemble quand même beaucoup à s'y méprendre au premier, au premier Splatoon. Est-ce que c'est quand même pas un line-up qu'on sait à moindre frais Alors, on va prendre les jeux un par un si ça ne te fait rien. Non, moi, Mario Kart 8, je pense que c'est une bonne idée parce que de toute façon, personne n'a acheté la Wii U. Donc tous les gens qui vont passer directement de la Wii à la Switch vont pouvoir le découvrir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu, Moi, euh, clairement, euh, Mario Kart 8, pour moi, il n'est pas du tout repoussant parce que je découvre plein de trucs. Et quand je dis « Ah, mais c'est mortel, il y a ça !» Et on me dit « Bah oui, mais c'était pareil sur Wii U, alors que j'y ai pas touché sur mm -hmm. Wii U. » Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Euh, Minecraft, je pense... est-ce qu'un jeu où tout est débloqué, déjà, où tout est filé, euh, en, dans, dans... en admettant que tout soit débloqué <rire> Bah moi, le seul truc que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas la Mercedes. Si, elle y est, très bien. Bon, j'ai rien dit. Ah, attends, est-ce qu'elle y est ou est-ce que tu est. penses qu'elle y est Je l'ai vu. Je tu... l'ai vu de mes yeux vus. c'est dans le cas ah. où je l'aurais déjà débloqué. Ah très bien. Donc j'ai rien dit. Ah. Bah, pour moi c'est parfait, tu vois, parce qu'en plus je suis pas très bon à ah, moi, Mario. Je à Mario... Là, <rire> moi je suis pas très bon à Mario Kart, donc ça m'aurait fait chier de, de tout débloquer. J'aurais pas eu la patience de me faire toutes les statuettes comme dans Mais, Smash Bros. Et Minecraft, tu disais, tu penses que... Minecraft, je pense que c'est trop tôt. Alors euh, pourquoi Parce que je pense que la Switch, elle est très chère et elle est dure à trouver. Donc là, les, les le, le million de gens qui ont déjà une Switch, pour moi, c'est plutôt les gens comme nous, les trentenaires, euh, qui sont vraiment euh, euh, très très intéressés par les nouveaux gadgets, etc. Or, la Switch, euh, la Switch. Euh, or, Minecraft, c'est le jeu qui a vraiment cartonné au Japon chez les adolescents. Hmm. C'est un jeu d'adolescents, c'est un jeu de c'est un jeu de, de, de 10-16 ans Minecraft. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de 10-16 ans qui ont la Switch. C'est pas justement le moment de mettre, vita, de mettre un pieu, c'est moment mettre un pieu dans la Vita, le dernier pieu et euh, de dire bah maintenant vous pouvez également acheter une Switch puisqu'il y a votre jeu peux pas favori sur la Switch. Lui. Oui, mais euh, euh, Greg a raison, il y a une grosse rupture, mais après euh, tout le monde peut se débrouiller. Quand même. Un jour, et, ouais. un jour, ça va, ça, ça va revenir. Comment Il enfin, y en, en a, a pas apporté des États-Unis tu il aujourd'hui. Mais il y en a plus il y, aux... y en a plus nulle part. Il y en a plus ouais, nulle part. J'étais, écoute, j'étais à Poly, j'étais au Ah bon <rire> Je sais pas. <rire> j'étais à Poly Manga ce week-end et donc euh, Nintendo Suisse. Évidemment, je suis allé les voir. Je disais, est-ce que, est que vous avez pas des Switch Genre, il euh, y a moyen de, de vous en acheter une, machin. Il dit, ben non, on en a reçu sept. Nintendo suisse, hein. on a reçu 7, on les a vendus en une demi-heure. Tu vois, c'est euh... mmh. et, et, et, vendus... et, et ils les ont vendus... En Suisse, <rire> c'est 8000 francs suisse. Et ils les ont vendus sur cher. un salon, tu vois, où <rire> les mecs n'étaient pas venus pour acheter une Switch. Ils étaient venus euh, choper une dédicace du, du créateur de, de Space Invaders euh, ou du producteur de Pokémon et, puis, euh, et acheter un, un t-shirt Naruto. Et tu as quand même des mecs, ils ont vu la Switch, ah oui, j'achète tout de suite. Donc non, tu la trouves nulle part. Et c'est un problème, c'est que je pense que Minecraft, c'est un jeu d'enfant enfin de d'enfants de, de, pré-ado, mais que les pré ados ne l'ont pas forcément encore. Parce que ceux qui sont prêts à remuer ciel et terre pour en avoir une, en avoir une, c'est les trentenaires comme nous qui sont malins, qui connaissent des potes de potes, ou qui font F5 sur Amazon toutes les 5 les minutes. Et je pense que c'est un peu tôt. Et euh, Greg a raison, en plus, c'est vraiment le jeu qui aurait été parfait en juillet justement. Ouais, pour les gens, c'est bon un, un très très bon jeu de juillet au Japon. Ouais. Mais ça veut dire c'est mieux, mieux d'avoir Splatoon 2 finalement. Ça veut dire qu'ils ont des boulettes des boulettes en stock. Quoi. Splatoon alors, 2 en juillet, c'est est, est extraordinaire. Splatoon 2 c'est pareil, s'il y a pas de Switch à ce moment-là, euh, je sais pas, parce que justement... Euh, alors j'ai pas les chiffres du, du bêta test de Splatoon 2, mais pareil, au Japon, Splatoon 2 c'est le jeu qui, qui, qui remplace Overwatch. Donc c'est un, un jeu de, euh, de de jeunes adultes qui ont peut-être pas encore eu la possibilité d'acheter la console. Je pense que Splatoon 2, le problème sera moindre parce que les joueurs de Splatoon 2, je les vois déjà comme des jeunes adultes donc qui ont eu peut-être les, mo les, les moyens euh, de se procurer la Switch, mais... Cette, cette pénurie de switch fait, fait du mal aux jeux qui sortent là, via le, euh, vu le public visé. Là où Mario Kart justement, c'est plus, enfin, je le vois comme un jeu tellement universel que les trentenaires vont pouvoir y jouer. Mais pour l'instant, c'est une bonne opération marketing. Mm. Je veux en, dire, avec si peu de jeux, arriver à créer un tel engouement, c'est en pas tout mal. L'été au Japon, va être guedin, puisqu'on a fait une Fantasy 12 Zodiac Age. Bon, on l'aura aussi début juillet. Il va arriver Splatoon 2 euh, mi-juillet, puis Dragon Quest 11, puis Sai Saiban 2 ah ouais. puisque c'était ça un petit peu le message du Nintendo Direct c'était de dire que la 3DS vit encore ah ouais. qu'il y a encore des jeux alors sur Switch on en a pas mal Il y a des a au moins un an à tirer quoi ouais il y a des Project Mekulu il y a des machins <rire> Mekulu c'est bon ça fait mes couilles un peu ah. Euh, ah ouais. voilà <rire> projet Mekouille voilà il y a pas mal de jeux comme ça qui vont qui vont sortir mais sur 3DS aussi il euh, y aura Ever Oasis donc un action RPG ouais. euh, 3 réalisé 3 atlus, par Grezzo 3, 3 jeux Atlus euh, à savoir Etrian Odyssey Mystery Dungeon 2 euh, Devil Survivor Deep Survivor, je sais plus quoi comment il s'appelle, donc la version améliorée de, de Strange Journey ouais. et euh, Radiant... Deep, Deep Journey, ça Deep Journey, ouais. Radiant Historia Perfect Mythology, ouais. qu'on avait déjà parlé le mois dernier. Euh, donc il reste des jeux à sortir, il y a Apeek Min qui a l'air plutôt cool avec ouais. sa vue de côté. Euh, bon, et on rappelle ouais. aussi qu'il y a le, le, le Super Mario Sport là qui vient de sortir ouais. et qui a priori est un, un voilà, gros Epic enjeu quand Min, même. Hein. le 28 juillet. Ouais. Enfin, non, 13 juillet, je crois, au Japon. Donc vraiment. Euh... Et sans compter qu'en France, là, il y a Yokai Watch 2 qui sort maintenant, mm. et ils ont vraiment l'intention de, de relancer, enfin, euh, de, de, de, de continuer sur le, le succès du, du premier en Europe. Donc, euh, ah non, non, la trilogie, ça continue. On disait après Persona 5 qu'on va attendre Mario Odyssey jusqu'à euh, il va rien se passer. En fait, non. En fait, hein, le, bien le, bien. Le, le, le jeu vidéo japonais. C'était un soft launch et maintenant, ça va, être, ça va être une soft rentrée euh... mm. ouais. Switch. Pour terminer rapidement sur le cas de Nintendo, on a appris que la NES Mini allait vraiment disparaître puisque la production que ce soit la NES Mini ou la Famicom Mini s'arrête. Mais oui, oui. la petite surprise qu'on a appris tout justement, à l'heure, tout à l'heure parce que Gajindash a été le tournage a été reporté et du coup on peut le... C'est le destin, c'est que la Super NES Mini serait déjà dans les tuyaux oui. et qu'il y a de grandes chances qu'elle sorte euh, à Noël. Est-ce que c'est un move évident Alors je trouve que, que un move, euh, je trouve c'est trop tôt. Euh, ah, oui ah oui, bah oui carrément parce que tu bah en octobre bah, ce sera pas forcément trop tôt. D'après, bah si, je t'explique pourquoi. Ah. Enfin, euh, selon mon opinion une fois ah, euh, je... <rire> En fait, je pense que Euh, si euh, et ça m'a été euh, plus ou moins euh, confirmé ah. par des sources internes il euh, y a pas mal de gens euh, chez Nintendo qui ont un petit peu euh, killé la, la NES Mini enfin killé qui ont dit non non c'est bon on en a assez vendu parce que justement ils avaient l'intention de ne pas la laisser parasiter la Switch tellement les gens euh, tellement elle occupait l'espace médiatique mmh. tout le monde la voulait et j'ai peur que pour le premier Noël de la Switch s'il y a une super NES Mini ça la parasite encore bah, surtout qu'ils ont le Virtua Console derrière bah Ils veulent pas, ils veulent tu préfères que tu pièges pioches dans le Virtual console avant de te vendre une bécane. D'abord, je, je, je trouve que les gens qui pensent qu'ils vont jamais ressortir de NES de NES Mini, ils se mettent le doigt dans l'œil. Enfin, je qu tu tu crois qu'ils vont remettre une en route non. plus tard. Ouais. Ah bah ils vont faire non, une non, NES non. Mini 2 avec d'autres jeux. Bah, si, ah je dieu. pense pas. Mais quel autre jeu tu peux mettre Il y avait les 30 essentiels quasiment. Après tu fais que. Tu vois alors que autant dessus, la Super bien NES bien Mini tu, tu as un catalogue bien. inépuisable autant la NES Mini je pense que les gameplays ont quand même beaucoup beaucoup pris cher non non moi je pense qu'ils vont ils vont, vont sortir évidemment c'est comme les amiibo enfin genre si tu crois que c'est <rire> limité c'est vrai qu'on en a un... eu 6 et on en a pas assez parlé de Corinne disponible en deux versions Bayonetta en deux versions et Cloud en deux versions mais Ça c'est attentif fois à 12, ouais, ça fait Tu te prends mais. aussi Bah je, je sais pas. j'ai j'ai et... mûri, j'ai mûri depuis Tu sais toujours. que là, vu que je faisais du rangement, moi j'ai les premiers amiibo. Ouais. les les en boîte. Les... villageois alors Non, non. Les, les NFS, ceux qui étaient sortis pour Pokémon Rumble. Ah, vrai. Et ah, ça c'est autre chose quoi. Tu crois Ah bah ouais, Ils sont dégueulasses. Euh, mais essayer de les choper. Plus dégueulasses que les amiibo. Ouais, mais essayer ouais. de les choper. Donc 1,5 million, 1,5 millions de Nesmini quand même vendus, euh hackés assez vite. Ouais, aussi. Parce que ça, ça aurait pu être une des raisons pour laquelle ils ont retiré le produit, non Ah, je sais pas. Non, bah, je... Ça, ils, sont, ils sont, ce sont, oui, ça, ou sont... ça ou ça oui. ou un Raspberry. Euh, oui. voilà. Non, je pense vraiment qu'ils euh, avaient pas envie que ça parasite la, la, la Switch. Finalement, ça a pas parasité la Switch, elle a cartonné quand même. Et bah puis c'était pas concomitant en plus. Alors ouais. que là, effectivement, comme tu le dis, si la sort en pas... même Alors... temps que Mario Odyssey, euh... ouais. ça peut être chiant. Et surtout euh, médiatiquement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de médias grand public qui ont parlé de la NES Mini parce que la plupart des, des responsables des rubriques high-tech, c'est des gens qui ont joué à la NES, donc ouais. ils avaient envie en, ils avaient envie d'en parler. Ouais. Moi, je pense que c'est trop tôt. Bon, quel... J'en je, ai, ai envie. Hein. Je, moi, oh, Tu me dis à moi, euh, dedans, à que... moi dans la rue, tu me dis, euh, tu veux une super NES Mini Je fais, mais oui, bien sûr, balance, euh, amen, miam, miam. Mais euh, si, en tant que euh, analyse stratégique, tu me demandes si c'est une bonne idée, je dis non. Et s'ils mettaient un code pour récupérer dedans des, certains des jeux de la Super NES Mini sur la console virtuelle de la Switch à venir oh Putain, ça serait mortel. Si t'avais du cross-buy ouais. Genre, si t'achètes la Super NES Mini, t'as un code à gratter et tu vas dans le Nintendo Store et tu les as aussi sur Switch. Ça, par contre, c'est le génie Ça, smooth, ça, ça, ça n'arrivera jamais. Voilà, mais c'est le génie. <rire> le rêve de fille, là, Arrêtez, quoi. Quel jeu C'est vous C'est Nintendo, Nintendo, Nintendo oui, ils sont Nintendo. ravis de te refaire ouais. payer les trucs. Alors Moi je voudrais Super à l'Est. Voilà, parce que c'est pas un jeu qui n'est ah, pas très connu. Mais oui, ouais. il était extraordinaire. Alors attends, ouais. tu veux dire euh, non, non mais euh, allez euh, hop, avec beam, tu Bim de... bim lance ton top 10 euh, ah Super NES. Non, non, non, pas top, top, 10, top, 10, top 10, un. 5 5 allez. Euh, non, vas-y, 3, allez 3. Moi je prends Actraiser, Soul Bladeur. Oui. je prends Evo parce que j'adore Evo. Je prends Axelay tu on crois que ça y seront tout ça on a dit non j'en prends 5. Xavier euh, <rire> <rire> je m'en fous <rire> on bannit tout pas de c'est déjà bien là là on a des bonnes ouais. des bons jeux quand même ouais, mais ils seront pas là. Ça, ça va être Super Mario Wars Super Mario Collection ouais, ouais c'est tout ce qu'on a déjà vu Super Metro oui, oui. Super ah, ah mais et vous et vous, bon, vous et, tout ça et passe. vous je pense que c'est vraiment Le, le joyau de la Super NES pas connu et qui en plus la cartouche vaut une fortune tu penses quoi. que les éditeurs tiers seront, genre... seront partants hein, comme ils l'étaient sur la NES mini ah oh bah vu comme ouais. ça a cartonné je ouais. pense que je pense oui. qu'ils veulent en être ouais. <rire> je des crois des que tu sais quoi les mecs je serais curieux de savoir comment sont sont <rire> négociés les droits quand même ça ah, moi aussi ça serait ouais. je pense euh, super à l'est euh... mm. J'aimerais bien euh, Phalanx, c'était sympa Phalanx. Phalanx, Phalanx beaucoup de shoots à ah. ah bah il y en a plus aujourd'hui. Je suis fan d'Axolet. Axolet ah, vraiment, ma grosse grosse. Euh... Axolet j'ai peur qu'il ait mal vieilli. Les ah musiques étaient tellement je, bien. Je, euh... J'ouvre régulièrement, j'adore Axolet. Bon, pas de secret et of Axelay. mana. De ouais, toute façon il y aura la secret of mana collection. Et toi, euh, ouais. et toi Puyo, qu'est-ce que c'est Un jeu des jeux super Supermas, allez, les gens veulent savoir. Non, bah... mais Goemon évidemment. Gohémon, Le voilà, premier Goemon. Le deuxième Goemon. J'avais 2, alors en prime, ah. bim. J'adore ouais, <rire> Goemon 2. Mega Manics, Terranigma, des trucs. Mega Non, bah c'est pas tarte à la crème. Mega Il est un peu, il est un peu mou aujourd'hui. Ah trouve. non, ah, moi, vous êtes des oufs. J'arrive. Vous, ouf. vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Et bah, voilà. Bah, Donc bah, on, bah, on bah, va sortir bah, tout, bah, tout de suite de cette impasse. Même, même, même Castlevania 4. Allez bim, voilà, hop. On va parler, bah, on va jeunes. parler de jeux qui blastent. En occurrence, Nir Automata et Bayonetta. Platinum Games a fait son beurre sur Steam. Ils en ont wow. vendu, ils ont vendu 250 000 Nir Automata, 100 000 Bayonetta qui est ressorti un petit peu comme ça à l'improviste. Ah, je crois qu'ils sont très cartonnés chez Square Enix. Ah, oui. Je sens le Nir euh, premier du nom qui arrive sur Steam tôt ou tard. Tu crois ah Parce qu'il est, il est vraiment cheveux. Oui. Ah, bah je, oui, autant, je autant vois... autant je suis Team Nir ouais, 1. Euh... Je pense qu'il y aura un Nir HD, les mecs. Je pense qu'ils vont ressortir en... Trop, beaucoup enfin Oui, peut-être, mais alors, la, la somme parlé, de travail... Euh, il y a eu un stream où Yoko Taro disait « Si vous me filez de la thune, moi, je le fais. » oui. euh... ah <rire> Yoko Taro, il est tellement <rire> génial. <Yoko> J'adore <rire> Putain de génie est... Yoko Taro là qui vient encore de balancer sur Twitter. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Des collabos des poupées, des machins. Je ne reconnais plus mon Nir. <rire> c'est génial. Oui parce que tu parles et de collabo, il y a un jeu smartphone en plus. Oui, ouais. et oui. Tu parles de collabo puisqu'il y a le contenu téléchargeable pour Gravity Rush 2 et il y a le contenu téléchargeable pour Nir Automata qui va sortir bientôt. J'ai plus la date incroyable là. Incroyable qu'ils mettent du contenu téléchargeable pour un jeu. Il y a tellement de contenu. Ah, c'est oui, un jeu qui a ouais. tellement de fin qui te propose tellement de choses. Avec des arènes, des teintures, des munitions un costume de kainé pour to be l'androïde et surtout à nouveau yosuke matsuda donc le oui. producteur qui va se prêter au jeu du colisée ouais. c'était déjà le cas dans final fantasy XV et là on va le retrouver en bosse automata fin, ouais. en boss à nouveau euh, c'est génial quand tu le cas que <rire> je suis le boss je suis le boss ouais. Alors, vraiment, quel grand jeu et il y a aussi le boss de platinum ouais, ouais. non non mais ils font ils font ils font leur beurre c'est bien. bien que et platinum et euh, Square Enix est répondu, est répondu présent sur un jeu Il fallait, il fallait un jeu qui mette à peu près tout le monde d'attaque, tous les le gamers. Voilà. Et voilà. Square Enix n'a d'ailleurs pas caché son envie de retravailler avec Platinum Games Euh... Bah tu m'étonnes Tu m'étonnes <rire> dis... eh, Donnez-leur Donnez-leur Secret rem... of Mana Donnez-leur donne... Final Fantasy VII Remake <rire> ah, non, non non non Mais non c'est trop tard Mais non Dire J'observais Russe Ouais Dire J'observais Russe Non non non Ou tu, tu, tu Secret un of, of Mana de Personne ne fait rien avec sec... Tu fais un Okami Mais avec Red 13 Ce serait génial Putain Ah ouais. ça oh, bon, oui Ça serait oh, bon ça Rembauchez-moi On a des vrais bonnes idées À ce plateau Les mecs je viens d'imaginer Alors Kingdom Hearts Par Platinum Kingdom Hearts 3 Ah ouais là À la place de Nobura Nobura Qui est expilteré à nouveau des départs avec euh, donc le départ du directeur artistique de FF12 de FF13 la trilogie mmh. et de FF15 qui s'appelle Issamu Attention, Camille Coculio. Tu parles de kami Coculio, ouais. Mais aussi... est, Alors, juste pour le situer pour les gens, euh, vous vous souvenez les super illustrations de FF12 avec des ouais. des paysages et surtout des, des villes en hauteur très verticales. C'est lui. lui, en fait. C'est un super grand artiste. Ouais. Et euh, bon, bah comme tous les mecs, il a été lessivé par FF15. il a décidé euh... de prendre du recul vis-à-vis ouais. -vis de son métier et d'être a... freelance, finalement. Non, mais il y a plein de gens. Vraiment, ça a été de l'exode après FF15. Il euh, y a le mec euh, Yusuke Naora qu'on adore ouais, aussi. Naora, qu'on va être super fan, qui art, est un très art, très grand artiste. Art, aussi. art designer de beaucoup de enfin, FF, Et de la à l'époque. Ouais, donc vraiment c'est l'exode après FF15 et il va falloir ouais. qu'ils trouvent euh, des nouveaux artistes ou alors simplement qu'ils envoient les chèques pour euh, engager les freelances. C'est comme ça que ça marche hein, maintenant, j'ai l'impression. Ouais, qu fois fois que Les mecs préfèrent faire freelance que de s'engager. Et c'est vrai qu'ils me disait, enfin pour les artistes parce que je... Parfois, je coûte. Cô... Oh, tu... toi aussi, les artistes. Non mais non mais non mais je, je, je, je, je suis amateur d'art, mec. Ouais. Euh, <rire> le truc, c'est que ils me disent que souvent, ils travaillent plus quand ils sont en freelance que quand ils sont en interne. En interne, tu tu chies tes trucs ouais. et parfois tu tapes. 3 mois à rien foutre, 4 mois à rien foutre ils et ils, et ils... ils, et ils en 000. peuvent plus ils en peuvent ils plus c'est ce qu'avait raconté le. Euh... Ah, son nom m'échappe évidemment, c'est la sénilité euh... le... le le mec qui a fait les musiques de Valkyrie Profile euh... Sakuraba ah, voilà, Sakura ça... Sakura qui avait expliqué qu'il avait été salarié pendant un an euh, chez Square Enix et il a dit c'est insupportable parce que pendant un an euh, je fais les musiques d'un jeu mais du coup tant que le jeu n'est pas sorti je fais rien et je suis salarié à rien faire jusqu'au suivant Et du coup, moi, j'avais envie de composer et je pouvais pas. C exactement le Donc, c donc il a dit au bout d'un an, j'ai démissionné et je me suis remis en freelance parce que je faisais pas ce que je voulais. C'est exactement ce m'a dit Sekimoto. Il dit, hop, non, non, il préférait être en freelance. Autre départ de quelqu'un que tu connais bien, Greg. Et oui. Il s'appelle Yoshinori Yamagishi, ah, exactement, qui est le producteur, qui a été le producteur Des sur Star euh, Océan 1, 2, 3 et euh, Valkyria Profile 2, non pra Valkyria Profile, bah même 1. Le 1 aussi, même un. Ouais. Euh, en fait, c'était le, c'était le Monsieur Traies. De, de chez Enix et puis Square un, Enix, un Enix. Wolf Team. Ouais, ouais tout à fait ouais. et euh, on lui doit aussi le, le très méconnu mais néanmoins cultissime Suzuki Bakuatsu je sais pas si vous, vous souvenez sur de, de sur, Enix, sur PlayStation c'était un jeu ouais. sur un jeu Enix où étais une t'étais une nana et tu recevais des bombes par la poste et il fallait les déminer Il fallait, était... fallait les démonter. C'était un peu, des puzzles 3D. Alors, tu recevais une pomme, donc avec les, avec les boutons, fallait la faire tourner et la démonter. Pour, c'était assez fascinant. C'était un jeu complètement expérimental. J'ai retrouvé mon exemplaire. Ah, Mint. J'ai un. truc <rire> Je sais pas pourquoi, j'en ai un. Écoute, Mint. Faut il faut euh... que tu joues. Mais tu sais, il était soldé dans les bacs et maintenant il est ouais, devenu, oui. il est devenu culte. Avec le temps. Ouais. Faut il faut que tu joues avec Madame. Hein, il est mortel. Ah, il est super Et mortel. donc, euh, bah, il est parti bah, tout simplement parce que euh, c'était un, c'était un visionnaire. Euh, dont, dont à l'époque je m'étais un peu moqué euh, parce qu'il m'a euh, à l'époque où évidemment euh, on l'avait pas vu venir et moi le premier où il m'avait dit ouais euh, c'était il y a quelques années je sais pas si j'en avais parlé où il m'avait dit ouais bah Greg euh, je je m'occupe plus des jeux consoles je pars sur les jeux mobiles et je fais ah bon t'es puni et il dit dire ah non, non c'est une promotion t'es fou euh, Il dit ah bon, moi je lui dis mais ah bon mais c'est nul. Enfin c'était un peu mm -hmm. c'était c'était l'époque encore des scandales comp gacha et tout ça. Et il dit non non tu comprends pas l'argent est dans les jeux est dans les jeux mobiles aujourd'hui. Et Évidemment deux ans après euh, je vois qu'il avait raison et d'ailleurs je continue à jouer à Valkyrie Profil sur euh... Anatomia. Voilà Anatomia où et je suis dégoûté dit... j'ai utilisé tous mes cristaux tous mes tickets euh, tous mes golden tickets et tout ça et j'ai pas réussi à et... avoir 2 b. Si si est un... c'est. Est-ce que c'est un vrai jeu ou est-ce que ça ressemble aux autres jeux smartphone que tu joues? Alors c'est plus stratégique, <rire> mais malgré tout, si t'as pas la bonne arme euh, tirée au sort, machin, euh, mm -hmm. t'en chie. Mais voilà, je suis dégoûté parce que justement, il y avait, en ce moment, c'est la collabo euh, avec Niantomata et j'ai réussi à avoir l'épée surpuissante, mais j'ai pas réussi à avoir 2B, donc euh, je suis un peu deg. Mais bon bref, tout ça pour dire que ouais, justement, euh, Yamagishi était monté très haut euh, chez Square Enix et euh, c'est un mec qui aime bien avoir les mains dans le cambouis. Et euh, ce, ce que je pense, c'est qu'il était pas bien au board et que du coup là il est allé dans une compagnie de, de jeux mobiles. Et il faut dire un truc sur son profil toi que tu le connais mieux, c'était quand même un mec un techos quoi. Ah oui, complètement. C'était euh, faut dire toute la vague Triace tout tout ces départements, c'était souvent des mecs qui programmaient les jeux presque par défi en se disant on va faire ça, ah, on va oui. faire ça se voit d'ailleurs dans le dernier Star Ocean, c'est ils se disait on va faire un truc en 60 FPS plus que penser au jeu lui-même ouais, ou ouais. à l'histoire tout Star ça Star Ocean 3, ouais. souvenez vous il plantait sur les premières PS2 mmh, tellement ouais. il était exigeant. Et moi je me souviens, j'avais dîné avec lui et ses équipes à la sortie de la PS2 et je lui avais dit alors t'en penses quoi et tout et il avait dit oh, c'est génial tu te rends compte si on fait ça ça et ça elle sort du 5.1 alors que Sony nous a dit que c'était pas possible tu vois ils étaient la console venait de sortir ils étaient déjà dans la bidouille et, euh, et Star Ocean 3 si vous vous souvenez c'était un jeu 16 neuvième alors que la console n'était pas censée afficher le 16 neuvième et, et du coup ouais leur jeu leur jeu garde ce côté un peu technique et ça se voit bah, par exemple Valkyrie Valkyrie en fait est un jeu très très technique ouais, ouais, ouais. Euh, bizarrement alors que c'est que de la très très belle donnée euh, Ton trieste préféré? Valkyrie Profile, Valkyrie profile. Et alors moi j'aime Valkyrie mais je... alors je pense que End of Eternity Ah, ouais, et ouais, ouais. très très bizarre, je pense qu'il mérite, il va être réévalué à la hausse avec le temps. Ah ouais oui, il l'est ah ouais. déjà. Ouais, c'est vrai que dans les le cercles de tout. RPG, toi, il... mmh. genre c'est vraiment. Bien. Il faut qu dire qu'il était dur. C'est un des extraordinairement. Mais ça, c'est le problème de Trias aussi, mmh. c'est que à force de faire des jeux techniques, il faisait des jeux techniquement trop durs. Non, mais là c'était ma boule débile avait, euh... Tu sortais, tu sortais d'un donjon de ouf. Ouais. Et euh, si t'étais un peu fatigué parce que t'avais joué 8 heures d'affilée, euh, tu faisais pas gaffe, tu te faisais tuer par deux loups. Oui, il fallait. Genre équiper les balles particulières oui, oui, de chaque oui, oui. truc, c'était extraordinairement difficile. Mais je me suis dit qu'un jour, pour mes vieux jours de retraite, ouais, je me le gardais pour End of eternity, je me le platinerais. Et surtout, quelle couille de Sega gars d'avoir... Euh publier ce truc quoi sorti ils sortaient de nulle part à l'époque. Ouais. C'est aussi ça le le, le souci de et c'est en rigole avec Puyo c'est que souvent ils allaient voir ils, ils faisaient taper à la porte des éditeurs, ils sont allés voir Konami, et ils sont allés là, voir quoi, ces gars tous les cadres Konami euh, ils ouais. leur ont vendu de la grosse dorbe C'est quoi leur jeu euh, Frontier Gate, non Frontier Gate. Ouais, et voilà. ils en ont fait Frontier Gate et Frontier et euh, Gate Remix. La no Kanata, je crois un truc cas Tu vois La no Kanata sur 3DS, <rire> sur 3DS <rire> DS, DS, DS Ouais, je sais pas. C'était pas 3DS, il était beau, il était beau pour lui il était beau mais alors genre est-ce que tu as envie de jouer à ça c'était le, le Geist Crusher de Quinny <rire> <rire> cest à Eye of oui. euh, très très chiant bref euh, bah, en bref justement Putain, alors on, on, on ne régimes. parlera pas de code Vine qui est le Dark Souls de Bandai Namco sans From Software ouais. qui va être annoncé bah Bardo, là, Il est là. annoncé ce soir si je ne m'abuse donc ouais. on n'aura pas là, les infos euh, Uber vous mettra peut-être un trailer mais en gros ouais. on s'oriente vers du Dark Souls la Dark Soulisation. la Dark Soulsisation chez Bandai Namco avec un principe de vampire de revenant ils auraient tort oui C'est que, que Dark Souls sans le talent, il faut vraiment beaucoup beaucoup de travail. D'autant que c'est la Team Godditeur qui est derrière, ouais. donc peut-être. Mais en tout cas, les pro ah je, bah, il y je sais pas si vous avez sens. vu le teaser, mais il, il fait, est plutôt. Tu n'as pas God le teaser pas du tout. Non, non mais je sais pas. Non, God God Heater. Heater, team, on n'est pas Team Godditeur tous ouais, les deux. Euh... Désolé. Rapidos aussi Minano Golf donc everybody's golf ah, qui sort bien. le 31 août. Alors, il est tellement bien. Tellement bien avec alors, son édition collector à la... 9200 yens. Oh, on dirait ouais. alors horrible, on dirait ouais. des avatars Xbox qui sont sur le ah, sur un ah, de, de quoi. golf. Ah c'est ouais mais non mais en, mais, en mais... fait le problème il faut que expliquer et je pense que j'espère que Uber monte les, les images en ce moment. C'est euh, c'est des personnages qui sont quand même caricaturaux. Ils ressemblent à des avatars PlayStation. Non mais il a raison, c'est les avatars Xbox. Mais en même temps ils sont super chédés ils ont des ombres. Euh, il oui. y avait une direction artistique chez les jeux Clapens comme ça bah, uh, moi, tennis, euh Tennis ou Golf, ça valait ce que ça valait, c'était oui, naïf. c'était le pré render là... c'était le pré render tu sais dégueulasse un peu, fin là, de là, le fait saturn. Que tu les ait euh, mis un petit peu, qu'il les allongés. Ouais, ouais, ouais, C'est comme quand ils ont allongé les, les avatars Xbox pour l'arrivée ouais. du Kinect sur 360. exactement exact, oui, ils étaient kawaii et d'un seul coup, ils étaient uncanny valley, enfin c'était un peu genre ah il me ressemble mais Et puis surtout, ils n'étaient pas comme ça. Moi, j'y ai joué, j'ai joué au TGS, ils étaient pas comme on ça on dirait ouais. des personnages Pixar mais sans talent quoi Ouais voilà. voilà, bah tu vois, je suis allé voir Buzz bébé avec mon fils la semaine dernière, <rire> c'était horrible, bah, ah, un, et c'était euh, pareil. C'est voilà, c est, c est, je ressens la même chose quoi, du vide. Bon, il y aura tout, évidemment le season pass, le machin, les costumes, les parcours euh, collector pour l'édition de luxe Club Club à 80 Ils sont balles. Toujours là pour prendre le chèque non, ouais, non, mais moi moi je dis aux gens euh, si vous ne l'avez pas encore, vous allez sur n'importe quel site ou n'importe quel bac à soldes de Auchan, vous achetez le Minnano Golf, enfin le Everybody's Golf à 10, à 10 euros sur la Vita ouais. et puis ça stop là hein, ça suffit le dernier sur PS3 sur Vital, hein, il était extrêmement dur je me souviens ouais, il Vous très, avez très réussi dur. la difficulté il, il est, il est ouais, ouais. mais ouais. euh, le dernier sur PS3 aussi est très très bien ouais. et ça va être la même cam et oui. à chaque fois c'est la même Alors, le même truc les euh. persos sont dégueulasses mais euh, gameplay, à, la, à, la à la décharge du jeu les décors sont magnifiques Et surtout, euh, moi j'ai euh, j'ai quand même un peu de tendresse pour euh, les Everybody's Golf d'une manière générale et pour celui-là en particulier. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que j'ai fait un All-in-One au TGS et que du coup <rire> toutes les hôtesses m'ont applaudi. Donc euh, forcément, je me suis senti une envie de l'acheter. Est-ce Est que tu me souviens Ah, Tanaka, mettait le All-in-One pour le, <rire> pour pour le blanc euh, là. Voilà. <rire> oh, bravo, méchant et tout. Voilà. Et donc, ah euh, oui, alors, extraordinaire. Bien sûr, je... quel jeu ah, J'ai deux <rire> anecdotes concernant le D'abord, c'est pas mon Clapens préféré. Ils en ont fait un qui était sur PSP. Le Minanosuki. Minanosuki. Ah, qui est de... génial et c'est plein... ranger les livres ça c'est fait c pour toi c'est <rire> plein de mini-jeux dont ranger les ranger <rire> les bouquins en série oui et il vrai. fallait ranger exactement tes 40 Dragon Ball t'es alors, euh, alors mignon sans... en japonais ça veut dire euh, everybody's feel good quoi feel good, voilà. et donc euh, c'est un jeu pour expliquer où c'est des... en fait c'est des mini-jeux c'est une espèce de, de WarioWare des des, des, des maniaques c'est à dire que t'as euh, t'as t'as des, des... je me souviens plus très bien mais le, le principe du jeu c'est que t'as un truc qui est en bordel et faut tout aligner Et c'est jouissif, tu vois oui. Par exemple, par exemple, il y a les feuilles et il faut les poursuivre avec un aspirateur. C'est plein de petits jeux rigolos qui te font te sentir bien. Et il y a un autre truc, c'est que j'ai joué à l'époque où c'était pas possible, j'ai joué à Minano Golf online. Donc c'était la première expérience online. Sur le disque dur. Sur le disque dur, j'étais tout fier. Et je peux te dire un truc, c'est que donc c'est la première fois que je jouais contre des Japonais. Donc des experts de Minano Golf. Ils m'ont défoncé. Ils m'ont brisé en deux. Le mec m'a laissé un message genre, t'aimes vraiment le golf Genre, vraiment, le mec, il me faisait des holy. Ils me faisaient des all in One tout le temps. Ils ont vraiment la science du truc. Ouais. Et euh, c'est pour ça que je ne joue plus. Je ne joue plus on y en Ninjama. Alors que is Golf, en plus, même si ça cartonne au Japon, c'est aussi un jeu qui, me semble, marche plutôt bien euh, en Occident. Ouais. Du moins, à l'époque de la PS1 PS2. Oui, peut-être. Ouais. Il enfin, a une bonne, a une bonne route, réputation puis, critique, surtout. Je crois que c'est le premier, sinon le deuxième jeu, Sony à avoir atteint le million. Ouais. ouais. après, par rapport. Après, ouais. par rapport. après, par rapport à tes premiers, ouais. Bon, euh, je crois que l'astuce c'est que Parapa est sorti avant et, et celui-là oui, il a il mis, mis du ouais, temps voilà. à atteindre ce million, le c'est d'ailleurs c'est le premier Minan Golf qui a créé d'ailleurs le, le, le principe de long seller dans le jeu vidéo je me souviens et que le... Famitsu avait dit et pour le premier et alors tu veux encore une année de, sans Allez, sans, sans <rires> de golf le premier était développé par des gens extraordinairement okay. euh, talentueux puisque ah c'est oui. C'est l'équipe de Shining Force. Oui, C'était Camelot. C'était Camelot Software et euh, donc les frères, euh, les, frères les frères Takahashi et euh, qui avaient, qui ont participé donc à Shining Force, à Shining the Darkness, Golden Sun et à Golden Sun et, et, et sur euh, Minano Golf ils se en sont fait en oh, tube. Ah ouais. C'est genre, euh, genre ouais, les ils, ont, as... ils ont repris la formule, ils ont fait Mario Golf. Mmh. Eh ben, non, ils ont eux, ils ont repris la formule, ils ont fait Mario Golf, mais Sony de son côté ah a oui. fondé Clapens okay. et leur a dit, vous refaites la même chose vous que je le fait comme les pres... deux. Le fait comme là. le, comme les deux. C'était tellement, le tellement bien le Mario Golf sur GBA, il était incroyable, Mario il était intestable. Mario Golf et Mario Tennis, hein, on y revient toujours. Ah. Ah ah tennis, attends, Mario Tennis Mais si c'est fabuleux vous êtes Mario dit... Tennis C'est un peu perdu Vous là. êtes doublement ouf Après les jeux Super Nintendo oh, En tout cas tout ça pour dire Que ouais. Minano Golf PS4 euh, Même si les persos Sont chums, De toute façon Les voies de dos Oui. Donc moi je, moi, j'achète voilà. oh, J'y jouerai Avec grand grand plaisir Ce que vous ne risquez plus D'acheter Ce sera la dernière news De ce point de nous C'est un magazine Qui s'appelle Game Labo Et qui euh, ah, s'arrête voilà. Après 32 Tristesse. années De bons et loyaux voilà, services que... Alors je j'avoue Que moi Game Labo J'en ai vu beaucoup Mais j'en ai jamais lu aucun J'en jamais euh... vu chez moi il y en a Il y en a <rire> C'est le carton qu'on qu a bis. déménagé Carton 27 bis. Donc, euh, fondé en 85 sous un autre nom, rebaptisé en 94 Game Labo. Évidemment, une distribution assez confidentielle. C'est plus un MOOC, on oui. va dire, la Pixel 9 si on veut, oui. que un, un vrai magazine. C'était mensuel, voire bimensuel C'était bimensuel, si je me souviens bien. Ouais. Vous en avez feuilleté Qu'est-ce que moi, ça lisais, vous fait J'en lisais pas mal, dans les années 90, à l'époque où, justement, ah. euh, quand, quand on bossait à l'époque dans la presse, c'était... Euh, Enfin, les magazines japonais étaient notre principale source d'information. Et après, bah, euh, au début des années 2000, quand les blogs de Tecos ont commencé à, à fleurir, c'est vrai que Game Labo était moins euh, moins pertinent, même si c'était toujours très très très pointu. Même ça devenait même de plus en plus pointu, justement, pour lutter contre les, les, les sites Internet. Et c'est vrai que c'est un magazine qui a... C'est un MOOC extrêmement spécialisé, donc qui allait vraiment dans le fond dans les dé détails ouais, techniques, dans le fond jeux, du ouais. développement, dans le fond des jeux, dans le fond des séries, et, et qui était ai très attaché à euh... la qualité de ces interviews. Ouais. Il y avait vraiment des interviews super spécifiques, des interviews en longueur. C'est ouais. des trucs qu'on voyait pas dans Famitsu ou Famitsu quand même. C'était très. Tu avais, avais des interviews qui étaient intéressantes dans Famitsu, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même tu sers la soupe aux gens qui font le jeu. Et là, on te revient sur sa carrière. C'est un truc qu'on on fait pas ouais. chez les autres. Tu revenais sur la carrière. Ouais. Tu sur des astuces. C'est-à-dire que par exemple, les mecs de Game Labo, c'était un peu le. Ah, comment il s'appelle là Le mec qui fait des vidéos pour qu'on les jeux sur Xbox et PlayStation la Digital fun, euh, mm -hmm, Foundry ouais, ouais. Ouais, voilà. c'est un peu le Digital Foundry avant l'heure c'est à dire que euh, ils allaient interviewer le gars et il disait euh, j'ai vu que euh, par exemple euh, quand on a trois modules dans Gradius 3 et qu'on tire euh, ça ralentit à ce moment là sauf au moment des volcans euh, et là le mec déjà il n'en revient pas qu'on lui pose cette question il fait alors oui en effet parce que on a utilisé un, une affichage un, une astuce d'affichage machin c'est euh, si je me souviens bien c'est Game Labo qui avait levé le lièvre sur cette histoire de, de processeur sonore de la Super NES qui avait été détournée dans Super ALEST pour euh, parce que souvenez vous Super ALEST c'était le premier jeu qui ne ralentissait pas sur euh, c'était le premier shoot de qui ne ralentissait pas sur Super Famicom. Le Super Type. C'est le gros scandale, c'est que et la Super Famicom voilà, c que la Super Famicom ralentissait mais comme jamais euh, même à un moment dans Final Fight quand il y a tous les bidons ouais. qui arrivent dessus, ça ralentit. Enfin nous on était sur notre Thunder ouais. Force euh, Et, et voilà, et Mega Drive les gens ils la hihi la Super Famicom essaie de ne pas faire plus de 5 sprites et euh, d'un seul coup tu as Super ALEST qui sort et c'est une avalanche de sprites partout parce que il y a cette anecdote incroyable où ils avaient utilisé le processeur sonore de Ken Kutaragi qui était surpuissant euh, pour euh, comment dire gérer une partie de, de, de l'animation et il me semble que ça, ça l'info sortait de Game Labo en fait ouais. et c'est voilà c'est ce genre de, de, de choses qu'ils qu ont euh, évidemment quand la PlayStation elle est sortie ils ont fait un spécial polygone absolument incroyable enfin c'était c'était vraiment bourré d'anecdotes et d'informations euh, passionnantes et euh, ouais c'était rempli de, de techos qui démontait tout euh, c'était vraiment euh, et ils ont eu quelques ennuis il me semble si c'est ma mémoire est bonne parce que ça date d'il y a 20 ans ils ont eu quelques ennuis euh, à l'époque des actions replay en fait ah, en termes de copyright ouais, ils ont pas le droit de le ils, code appartient ils, ils avaient mis des codes ouais. pour pour tricher ils avaient euh, ils avaient euh, indiqué les astuces aussi pour passer des jeux région free euh, tu sais notamment l'histoire de la bille sur la playstation 1 il me semble que ça vient d'eux aussi enfin il y a euh, Alors... Euh, ils ont tous eu des, des soucis en fait euh, au Japon le, le droit au copyright est très très très euh, préservé c'est-à-dire sur toutes les photos de Famitsu il y a marqué copyright bidule et surtout les éditeurs ont un accès direct mmh. aux, aux fabricants soit aux éditeurs papier soit aux enfin euh, tout ils, ont, vraiment, ils, shot, ils, oui. ils sont directs il faut savoir donc, quand tu mets un screenshot ils, ouais, ils appellent direct et ils te font hé hey, t'as utilisé notre matos et on veut t'encadrer c'est d'ailleurs aussi comme ça qu'ils encadrent aussi l'information comme Famitsu. Mitsu, tu vois, ils essaient de regarder un contact et dire, ben, on pourrait vous assister pour écrire votre article. Ouais. Et, euh, et du coup, il n'y a pas, Il serrent la vis comme ça. Et c'est un, c'est vraiment un procédé qui est très compliqué. Et, euh, même, euh, même Jump, même Jump qui est pourtant surpuissant euh, quand ils ont commencé euh, Famicom Shinken, euh, Famicom Kenshi, euh, Shinken. Mm -hmm. Tu sais qui est le fascicule qui était parlé de jeux vidéo dans Jump, un gros gros carton. Et bah du coup, bah, les ça mecs, Konami, Capcom, ils les ont tous appelés pour dire, waouh, peut-être vous Parler de nos jeux, bah le V Jump aussi. Hein. Euh, vous parlez de nos jeux, vous avez pas le droit. V Jump, alors ils l'ont lancé, c'est ce genre en collaboration ouais. quoi. Mais V Jump est un produit presque sponsorisé par, Nam par Bandai à oui. l'époque. Mmh. Euh... Et oui, alors euh, quand tu, on part du principe qu'au Japon, enfin au Japon, on part du principe que l'éditeur est, est propriétaire du screenshot. Si tu mets un screenshot, l'éditeur peut te faire chier. Donc l'astuce, c'est de mettre un screenshot avec le tour de la télé. Parce que t'as pas pris le jeu en photo, tu as pris la télé en photo, et il y avait le jeu dessus, tu vois. Enfin, c'est des astuces complètement. Euh... Mais c'est comme avant quand ils nous interdisaient de filmer, de filmer au TGS, au TGS ouais. où ils te disent "Ben non, tu prends pas de photo du jeu, mais voilà. tu peux prendre une photo si on voit la télé, euh, machin." Alors, tu fais comme nous, les gay c'est-à-dire, je sais pas euh, Alors, euh, quoi, what, Je ne mange pas japonais. Greg, Greg a, le, a le, sans doute le delta le plus incroyable de « je parle japonais et je fais semblant de pas parler japonais ». Oh non, non, je, je comprends rien à ce que tu dis. Ouais, <rire> ouais, évidemment, le rédacteur, en chef, le rédacteur en chef de Game Labo explique euh, l'arrêt du magazine parce que... Euh, bah, y il y a, a, Les gens n'achètent plus. Voilà, les gens n'achètent plus, puisque la concurrence d'Internet, etc. Et puis même, sans doute aussi, le, le fait que ce genre d'information passionne moins... Euh, qu'avant. C'est étonnant que le pays du qui a inventé le MOOC euh, voit un peu les MOOC disparaître en fait. Euh, il, y en, il en reste, hein, il y en a, il a quelques-uns. Ils s'en lancent même, il y en a un nouveau. Euh, J'ai oublié le. Oui, mais ils sont plus, ils sont plus périodiques. Ils enfin, sont ils sont plus sont, périodiques les, enfin, les périodes de, de parution sont. Surtout, que... ils sont plus, euh, je dirais même pixel vient, c'est-à-dire ils ont, ils ont vraiment une thématique. C'est-à-dire il y en a un qui sera que sur les shoot'em up, mm. Mm. et ensuite ils sont moins reliés à l'actualité. Game side notamment, ouais. ouais, qui sont moins reliés à l'actu, ils sont plus genre, euh, bah, on va vous faire on va va vous parler de ce que vous aimez, quoi. Okay. Hey. Pas okay. mal, pas ouais, mal. Hein, un, un petit de tour temps, hein. de l'actualité, je <rire> sais pas, oh, une heure, ça va. Allez, allez, ouais, là, je vois te... 50 minutes. C'est bien. Euh, oh, et... toi, <rire> tu m'as foutu un coup là sur Game Labo, je savais pas. Ah hein. oui, bah oui. Putain, je rentre de Suisse là, je prends ah. que des mauvaises nouvelles, c'est triste. Le prochain numéro sera le dernier. Voilà. Si ah, tu veux ah bah, rentre, vite, mal. vite. Hop, Amazon. Hop. <rire> on va attaquer le premier des deux gros morceaux. On vous a promis du Wonder Boy, mais avant on va s'attaquer à un jeu qui est beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne, même si, pour certains, il est sorti en septembre, pour certains privilégiés, eh oui, à cette table, qui ont eu de la chance... Bon, arrêtez de... de vos vannes, là, ça se répète. Là, là. De le squatter. <rire> euh, Ces personnes à 5, auxquelles on a à peu près tous joué désormais, plus ou moins longtemps, parce que je ne suis qu'à... Quel palais tu es 25 heures. Ah Moi, j'en suis, suis à 3e 70. Troisième palais, prends, là, le 3e le palais Ouais, troisième. Et toi bah, Je suis à 70 heures, donc euh, j'ai fini le troisième palais. et là, Ah comme... mais, euh, quoi, non, troisième palais Bah, tu prends ton temps. Ben ah oui, tu mais, moi, mais moi je pêche. Chaud, Attends, ah. t'es pas arrivé au quatrième palais encore Ben je je suis je, en j'en suis aux vacances d'été là. Waouh wow Non mais j'essaye de pêcher <rire> moi. Même temps, ça, alors. Non non bien sûr mais non mais non mais il y a un moment non mais je respecte le temps le temps personnel. Je, je le pense là c'est comme le temps Proust. Le... Oui. Tu sais tu sais pas quand oui. est-ce que ça commence. Non alors, alors après pour, pour être tout à fait franc avec vous je pense que j'en suis à moins d'heures mais que comme euh, j'ai la flemme d'éteindre la console je la mets en veille et enfin tu sais j'appuie sur le bouton PlayStation Home. Et ah. machin. et je pense qu'il y a un jour et en fait ce que je fais c'est que comme j'ai la flemme de la relancer <rire> j'ai peur qu'elle se mette non mais j'ai peur qu'elle se mette à jour et donc du coup euh, moi j'appuie sur PlayStation Home peur se mette moi à à surtout jour. parce que c'est long et c'est euh, coup... surtout une vraie question. Oui. Greg comment Greg as-tu fait pour trouver de la place Dans ton <rire> eh pendant dans ton les vacances. Placard. Alors qu'on nous a toujours dit, tu nous as toujours dit que si tu n'avais pas de PS4 chez toi, c'était parce, parce que tu pas de place. Ouais. Eh ben c'est vrai. Eh bah, <rire> écoute, crôle, mais non, mais, mais je, écoute, je, mais mais ce... je, mais, mais je t'explique. Quelle avidité, mais, mais monsieur. Quelle avidité. Il y avait de la, la place pour la, pour la PS4 de Gamecube manifestement. Eh ben oui, regarde, c'était les vacances scolaires. Donc mon fils n'était pas là. Donc mon fils n'est pas là. Je <rire> n'ai pas besoin de manger à table, tu vois. Donc je mange des pizzas dans le canapé. Et donc la PlayStation 4 est posée sur la table, là où il mange, j'habite actuellement. Euh... <rire> ah bah si mais non mais tu, tu écoute, je t'envoie voilà. une photo de, de ma de ma table ouais, à ouais, manger. Moi aussi là, je peux t'envoyer. Là, du, je pense qu'à que... Phoenix White, c'est la première affaire. Je <rire> sais ouais, ça que, que tu démontes en C'est quoi on va, on va appeler ton fils pour témoigner comme dans Phoenix White. tu ouais, ouais, peux. <rire> mais ouais. appelle ma femme aussi parce qu'elle va dire, elle va elle rentre le soir, elle fait mais c'est quoi ce truc noir ouais. déjà C'est la PS4. dis, mais pourquoi pourquoi voilà. On va appeler ton fils, il va faire bonne chance mon papa. Voilà. Bon pour revenir à Persona 5, j'ai noté Persona 5, on s'excite. Alors, oui. est-ce que c'est vrai -ce oui. Que, oui. oui, oui. Je laisse Greg en parler un peu. Oui, parce, parce que oui, toi, tu en as beaucoup moi, parlé moi, déjà. J'ai fait l'émission, et voilà, reportez ouais. l'émission bon l'émission. Greg... T'as fait l'émission de quoi De Gamecult, Game à l'époque. Non, mais tu vas. Ah, oui. On ah, va réagir. Non, mais Greg, pour toi, tu t'étais tu, pas forcément... T'avais pas fait ni le 3, ni le 4, si je ne m'abuse. Non, voilà. alors, c'est des jeux qui m'ont... Euh, je l'avoue, les Persona et les, et les Shin Megami Tensei, c'est... Shin Megami Tensei, c'est des jeux auxquels... dans sur lesquels je suis pas un grand expert, tout simplement parce qu'à l'époque où ils sont sortis, euh, euh, surtout les, les tout premiers Megami Tensei, Shin Megami Tensei, euh, c'est des jeux qu'à Joypad, on avait, pas on avait décidé de ne pas tester, parce que bon, déjà, euh, la rédaction à l'époque était pas très chaude pour tester les RPG japonais. Ils trouvaient ça trop japonais et qui avait trop peu de lecteurs que ça intéressait. Donc j'arrivais à en passer un de temps en temps, mais puis je avec le temps, j'ai réussi à en passer un de plus en plus, notamment parce qu'ils étaient beaux. Tu vois, c'est à dire que euh, faire, faire deux, faire deux, trois pages sur Final Trigger. Fantasy VI. Tu vois, par exemple, on n'a jamais testé FF5. Mm. Euh, J'ai réussi à en parler en preview, mais on l'a jamais testé parce que à l'époque le jeu était, il était pas beau parce que c'est encore des, des, des, des, des pour, c'était des petits sprites, ça c'était pas impressionnant. Euh, FF6, j'avais réussi à faire deux pages et quatre pages parce qu'il y avait des zooms, des distorsions, des trucs, mais euh, Euh, Megami Tensei qui étaient des jeux vraiment très très fixes avec des, des, des graphismes vraiment euh, très simples des menus tout noirs euh, bah non, hors de question qu'on teste ça parce qu'en plus à l'époque on achetait tous les jeux et c'était 600 francs le jeu donc euh, il fallait... Ah, on les euh, achetait du Japon Bah on les on les achetait enfin, chez Shoot ou chez Ultima euh, ensuite on les achetait, okay. Ensuite on les a achetés chez Larry euh, je me souviens plus comment s'appelait sa boutique à Larry parce qu'il en a changé deux fois mais. Euh, ah, avant je sais pas du tout à, à Repu, comment il s'appelait ah, playphone Fun Games Ouais voilà, voilà. Et, après, et maintenant ça s'appelle j'ai pas, pas, pas la moindre idée et, euh, <rire> et, et quoi qu'il en soit voilà on achetait nos jeux euh, nos jeux chez ces gens-là qui est, et alors Shoot Again parce que euh, d'abord ça, ça, ça appartenait en partie à GM Destroy et ensuite donc Larry qui était un ancien pige de, de du magazine Super Nintendo il ah, y avait Sunrise aussi il y avait euh... Samurai. Ouais. Samurai Samurai non Samurai. Red Sun Red, Sun. Red Sun, ouais mais c'est pas chez eux qu'on achetait on achetait vraiment chez Shoot Again et euh, et chez Larry qui était un ancien de mais Surtout, c'était pas loin de Boulevard McDonald. Oui, voilà, voilà Boulevard McDonald. Et puis après, donc, on allait, à, on allait à Répu chez Larry parce que c'était un ancien pigiste de, de Super Power, de Super Power. Et donc, du coup, bah, il nous appelait dès qu'il avait les jeux, il nous les mettait de côté et tout. Enfin, c'était pratique. Mais c'était. Tu es passé à côté de la série. Je suis passé. J'en ai joué, j'en ai joué, joué quelques-uns, mais c'est pas, c'est pas des jeux auxquels j'ai le plus joué. Et donc, du coup, bah, moi, personnage, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2 et c'est tout. Et parce que après, bah, ils sont sortis en anglais, donc tu t'en es chargé. Et avant, bah, les Shin Megami Tensei, euh, j'y jouais pas. J'ai dû en jouer à un euh, qui était en 3, anglais. Et je, le 3 et je m'en souviens même plus. Là, j'ai essayé de, de me faire le 4 euh, sur euh, sur le 3DS. J'ai pas encore eu le temps de le lancer. Euh, on en verra, on verra après quand <rire> je raconterai ma vie quand tu diras euh, à quoi vous jouez en ce moment. Mais du coup. Voilà, j'ai redécouvert avec plaisir Persona 5, et en fait, c'est beaucoup plus dating sim que dans mes souvenirs. Voilà. Et il y avait quasiment pas d'éléments dating sim non, au non. départ. Là, ouais, c'est ouais. vraiment c'est le mix entre Tokimeki Memorial, si on veut, oui. très très oui, loin, oui, oui, oui. et euh, la formule RPG, dungeon RPG notamment, mm -hmm. qui est là est en plus évolué pour avoir des vrais donjons fixes. Et euh, bah, comme tu es un grand fan de dating sim, enfin pas un grand fan de dating sim, mais c'est. un J'aime la mécanique. Tu voilà. aimes la mécanique, tu accroches. je... Alors moi j'adore, alors ouais. moi oui j'adore complètement, ouais. pour moi c'est le Gothie, il n'y a pas de souci, mais par contre je comprends parfaitement qu'on n'apprécie pas. Et euh, je, me suis, euh, je, me, je me suis fait pas mal de, de mini-débats, discussions avec pas mal de gens sur, euh, sur Facebook qui... Euh justement, euh, traîne un peu dans le milieu des, des jeux vidéo, plus ou moins japonais, et qui disent oh, « Persona 5, tout le monde dit que c'est mortel, mais moi, j'accroche pas », parce que les gens s'imaginaient un RPG normal. Oui. Et pas du tout. Et alors, du coup, j'en profite pour donner un conseil. Les gens qui veulent absolument faire que du combat et, et zapper toutes les histoires de machin, faut juste prendre votre mal en patience, il faut draguer la doctoresse, Ah oui, voilà. ça c'est le bon type C'est voilà. le bon type C'est bon faut draguer la doctoresse jusqu'au niveau, niveau 7. 7 ou 8, ouais. 7, au niveau ouais. 7, et à partir du niveau 7, les items qu'elle te vend sont à moitié prix, et donc les items qui te rechargent des, tes points de magie mm. sont abordables, ils sont plus qu'à 50 000 yens, parce que, en fait, euh, le, la difficulté artificielle, bon, le jeu est assez dur, mais ce qui rend euh, le plaisir de l'exploration un peu gâché, c'est que tu ne peux pas te reposer dans Persona. Parce que le ouais, temps ça passe. Vrai, ça fait Justement. Du... Enfin, ça ça il y a des gens, il de y a des gens y y qui voudraient, oui, il a des gens le... qui voudraient rester super longtemps, euh, se faire tous les étages et tout ça. Et tu ne peux pas, parce que si t'as pas les bons objets pour te reposer, au bon moment, il faut que sortir. es obligé de faire passer ouais. du moi, temps. Moi, je comprends etc. tout à fait cette limitation qu'il y a dans les points de magie, puisque ça t'oblige mais... à respecter ouais. la logique de quotidien. Moi, fait le type, voilà. Je peux te dire que ça change la vie. À partir, moi, j'ai, donc l'objet tout de suite, et à partir de ce moment-là, le jeu a basculé plus facilement. Voilà. Donc l'objet dont je parle, c'est un objet qui te permet de régénérer tes points de magie. dire que En, en cours de combat en cours de combat c'est-à-dire qu'à chaque round tu regagnes 7 points de magie Et ouais. le sort de soin le plus faible, il te coûte 7 points de magie. Donc ça veut dire que tu pourras te soigner quasiment indéfiniment. Et du coup, ça te permet de faire des très très longues sessions d'exploration. Ce que les gens reprochent à Persona, c'est que tu ne peux pas faire de longues séances d'exploration. Tu es obligé de faire un bout de donjon. Ah, on est fatigué, on rentre se coucher, le jour passe. Et c'est ce qui fait du stress, parce que à chaque fois, tu as un temps limité pour finir les donjons. Euh, alors, dès que tu fais ce système, tu n'as plus jamais aucun problème. Tu peux faire one day, euh, one day donjon, quoi, ah bah comme oui. on dit. Oui, mmh. Oui. Et quoi qu'il en soit, voilà, le, le jeu est vraiment très bien écrit, même si c'est un peu cousu de fil blanc, même si voilà, euh, aujourd'hui j'ai euh, 40 ans et c'est vrai que bon, euh, les trucs euh, les adultes c'est tous des méchants. Il faut vraiment scènes, plonger dedans. Hein. Les scènes d'exposition qui sont répétées euh, plusieurs fois pour, pour la, toi. La non, tu vas pas nous la refaire. Pour te rappeler. Oh, te sans ca, arrêt te tout tout À quel point est méchant, il est méchant À quel oui. point il est tu méchant Tu tout de suite. À quel point tu es obligé d'avoir la réaction de chacun des personnages pour ne pas en laisser un de côté, etc. Calmer, oui mais ça c'est parce que justement C'est très japonais oui, mais, pas, Non je suis pas d'accord C'est pas très japonais parce que ça c'est ce que j'appelle le syndrome des Spice Girls C'est à dire que dans un groupe Plus tu mets de, de, de, de chanteurs différents Plus tu es sûr qu'il y en a au moins un qui va te plaire hmm. Et du coup enfin, imagine tu, Toi tu préfères Ryuji Et t'as la réaction de Han Bah t'es dégoûté tu dis putain et Ryuji il parle oui, jamais C'est bien, ce que, bien voilà. ce que je dis ouais. C'est pour ça que tu étais obligé de les faire parler tous un peu Pour que chacun bah, a son moins, celui de personnage Oui mais au moins celui que tu aimes bien il a parlé hmm. Voilà Euh, moi, je peux me dire bien. juste un mot sur le, le scénario vu que moi ça fait un bout de temps et que oh, tu l'as digéré que run et tout ça je trouve que l'écriture est vraiment très très bien et là je mettrai en plus un, un, une petite étoile pour un jeu japonais c'est mmh. à dire qu'un jeu japonais à ce niveau d'écriture euh, c'est très rare surtout qu'il évoque les problèmes de la vie courante c'est à dire l'oppression des élèves euh, la manipulation mentale le suicide il y a vraiment le désespoir le désespoir ouais. ça devient très vrai très vrai, très très, vrai, très, intense, très vite euh, dès le début du jeu et c'est très très particulier parce qu'on n'a pas ça dans les autres jeux maintenant si tu me disais en termes d'écriture par rapport à ce que je connais du monde de la fiction du monde du cinéma, le monde des séries et les et le monde occidental qui ont quand même euh, beaucoup, beaucoup ressassé ces, ces, ces, ces thèmes c'est pas ce que j'appellerais de la bonne écriture il y a un truc c'est que pour moi Les mecs qui l'ont écrit le jeu et ils ont fait vraiment de leur meilleur, de leur mieux et ils ont fait du très bon boulot. C'est que quand même, quand ils parlent de euh, du désespoir et du malheur et de cette nana qui se fait opprimer par son prof, euh, c'est des choses qu'ils n'ont pas vécues. C'est des choses qu'ils ont lues dans les journaux. C'est des choses qu'ils ont, c'est des choses qu'ils ont entendu parler, mais c'est pas des choses de. Euh, comme je pense que euh, le monde occidental par exemple, on y est préparé mmh. comme on, nous on a entendu ces histoires on a entendu ces problèmes ça nous surprend quand Persona arrive à aborder ça de manière si frontale en fait, c'est mmh. ça le truc je pense je pense qu'il y a de la marge à faire encore mieux en termes d'écriture mais c'est déjà par rapport à un jeu par rapport à c'est quoi le dernier PG que tu as fait avant, c'était FF15 c'était Star Ocean Euh, y a, enfin voilà il y, y a une espèce de... oh, le thème est pas le même hein. Ouais, mais, là non, tu sauves je... pas le monde Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un océan d'écart entre entre ce que tu peux faire ah oui, a, entre ce que une le une matériel du RPG te donne et -ce... ce que tu peux faire euh, j'adore Dragon Quest mais quand tu vois les personnages de Dragon Quest tu fais qu'est-ce qu'ils vont me raconter ces bonhommes <rire> surtout il euh, y en a un qui est très très efféminé très comment il s'appelle déjà le Sylvia ah, Sylvia oui. euh, genre Surtout, il y, y a le méchant qui a déjà le sourire euh, narquois, et tu sais, euh, alors qu'il est censé être le sous-lieutenant, et tu sais déjà que c'est lui qui va t'entuber à la fin. C'est le sbire, c'est le conseiller le sbire, du roi. Ouais, <rire> qui là, oui, ouais. mais c'est ça que tu recherches dans alors, un Dragon oui, D'accord, mais moi, j'ai rien contre le cliché. Mais ce que je veux dire, c'est que, que, pour en venir à Persona, c'est que Persona te donne quelque chose de complètement différent, Et surtout, il l'expérimente. Et t'as l'impression vraiment euh, d'être au cœur de cette expérimentation euh, quand tu fais ta partie. Et surtout, les parties, évidemment, elles durent longtemps, mais elles sont ramenées à l'échelle de la scolarité, en fait. Mm. C'est que c'est normal que ça dure longtemps, parce que ton année scolaire, tu pouvais pas penser ah, que ça passe tellement doucement. Et surtout, quand t'es en situation, quand t'as des gamins qui ont des situation de problème, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des outcasts, c'est des mecs qui sont des, des rejetés. Et le début, j'ai vu un tout petit peu du début en anglais là. Euh, ça me ça me refrappe à nouveau à quel point il est opprimé par tout le monde ah oui le héros là c'est une victime hein. tout le monde le déteste et il vic... essaie de garder son flingue une victime dans le premier dans le sens premier du terme ouais. c'est-à-dire qu'il a rien demandé et le truc lui tombe dessus ouais et en plus pour une injustice et tout euh, ouais. dont il est victime ça, euh, ça montre aussi le poids que cas ouais, qu le regard des autres au Japon c'est vrai que pour ce mec là il... ça, à partir du moment où de... il est sorti des rails ouais. il est tout de suite déconsidéré déclassé par tout le, le reste ouais. de la société c'est ça qui est intéressant au niveau de la narration c'est que tu n'aurais pas ça dans un dans un jeu américain dans un jeu américain le voilà le mec arrive les gens le regardent ah t'as vu c'est le nouveau machin hop et comme comme dans les comme dans les feuilletons de prison il aurait cassé la gueule à un mec et ça y est ah il a mon respect machin mais d'ailleurs c'est ça c'est ça le cœur du scénario c'est que Igor donc entité extérieure vient te chercher pour te dire je vais te réhabiliter c'est pas c'est pas les personnages directement qui viennent faire cette démarche c'est ça qui est ça qui est le paradoxe mais les personnages jouent avec énormément de paradoxes et tu vas le voir sur les personnage tu donc euh, si tu es au troisième donjon tu dois avoir 5 ouais, persos t'as ouais. 5 persos quoi oui, oui c'est ça ouais. Ouais, euh, tu vas voir ensuite il y a vraiment il y a des couches de toi tu en es j'ai euh... j'ai 6 persos perso bon ben voilà, bah, voilà là, ça commence là tu commences à voir la team tu commences à, à voir où ça va et tu as des surprises encore et, et ouais. as vraiment des surprises en termes de, de Et c'est ce le moment pense. aussi où tu découvres que euh, tous les persos ont un pathos ouais. Alors ça je pense Alors que ça, ça, ça peut le cas de, dans le 3 cas ça, et le 4, ça peut ça peut t'énerver mmh. oui mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens ça va être leur premier Persona, oui. celui-là parce que c'est la ouais. première fois qu'on en parle autant dans les dans le ouais. grand public entre à guillemets fois un peu plus, là quoi. tu vois avant avant l'émission il nous dit qu'il était invité à une émission pour parler de personnes à 5 jamais c'était arrivé avant Et enfin, euh, pas que tu sois pas invité, mais enfin, c'est une émission qui <rire> Qu est pas, consacre, qui est pas, ouais. qui est pas, qui est pas spé japonaise. Il y a un an, on était les seuls à parler de Persona 5. Là aujourd'hui, tout le monde parle de Persona 5 parce que ça fait partie du réveil du Japon entre guillemets de, de 2017. Mais c'est aussi parce que il est très beau. Donc euh, désormais, il est acceptable par le grand public parce que quand tu as mis 300 euros dans une console, tu veux un jeu qui est irréprochable techniquement. Euro et euh... Eurogamer, j'ai vu euh, publier un article que consacré uniquement au menu de Persona 5. Oui. Et ça, ça m'arrête vaut... pas de répéter depuis. Euh... Ça vaut tellement le coup. Oui, ouais. ça fait, ça deux, fait ans. deux ans qu'on dit que c'est le jeu le plus stylé du monde. Ouais. Et, euh, et quand et... tu vois les menus, alors euh, qu'est-ce que vous en pensez des menus en anglais très, très bien. Nickel, non, sont très bons, bien. Ah ouais, non, ouais. le travail graphique Genre, est vraiment extraordinaire Ils ont vraiment dit. Voilà, comme ils ont fait un truc tellement japonais, on va tout garder l'idée. Ah, c'est vraiment du non, beau beau taf de... Le choix des polices pour l'écriture est bien. Alors, j'ai vu ce qui a circulé. Moi, je veux pas, surtout pas bâcher le, le travail de gens, surtout que je n'ai pas été en contact direct. Mais des mecs qui sont pas contents de la trad. Ah, On y va direct là sur la trad. Bah oui, c'est ton coup. Alors juste, ah ouais déjà, bah, ah, parce que... bah, je suis désolé, on avait okay. un gros sommet ah parce juste... que j'allais déjà, je voulais parler des combats et tout. Moi, ah bah quoi. par les combats. Bah, bah non, ça. attends, bah, du non. coup il a lancé la trade Non, du coup la trade Juste, toi tu vas attaquer les Sempai et les compagnie. Moi j'ai lu beaucoup plus de trucs en termes de, de trade genre des trucs qui ne sont pas, ah. qui ne sont de... pas exprimés comme si oui. c'était des êtres humains normaux qui de la mauvaise adaptation. Exactement. Voilà, et voilà, il faut bien faire le distinguo et ça, Greg, on va le faire. Et en plus, je te fais complètement confiance puisque toi tu dois en relire tout le temps des trades il faut bien faire le distinguo entre traduction et adaptation en fait. Euh, une bonne traduction il faut avoir le texte original et le texte final devant les yeux et personne ne le fait mmh. puisqu'il faut avoir les deux jeux qui marchent tout ce qu'on parle c'est de l'adaptation et, euh, et parfois il y a des moments où l'adaptation elle est adaptée genre tu sens que les mecs ils, ils ont traduit littéralement l'expression et, et alors moi je veux pas, surtout pas attaquer les, les mecs surtout qu'on ne sait pas En combien de temps ils l'ont fait Combien de temps S'ils avaient les assets originaux Qui l'a fait Est-ce que c'est les Américains qui... ou les Japonais Qui l'a fait Dans quelles conditions Ça se trouve, euh, si tu donnes même à un très bon traducteur, si tu lui donnes que deux semaines, ouais. il va te faire il va te faire de la bouillabaisse. Surtout que la somme de texte est énorme. Ouais, est... Je pense que la somme de texte est tellement énorme que c'est plusieurs équipes ou plusieurs euh, qui, qui se sont, sont relayées, oui, qui sont partagées la général, tâche. Sans, parce que euh... Moi, en général, les, les reproches que j'ai à faire, c'est dans les menus où les réponses, tu sais, doivent être très concises. Mmh. Et euh, en général, c'est là que tu trouves des Japon... ce que j'appelle des japonismes, euh, où tu, tu, tu vas répondre « je m'en je, je remets à vous ». Enfin, Aucun élève, aucun aucun adolescent ne dit ça, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que moi, je vous avais dit, il y a deux émissions que je trouvais la trade plutôt bonne, mais c'est parce que j'avais j'avais joué que la première heure. Euh, et surtout, euh, bah, en fait, je me suis aperçu après, en avançant plus dans le jeu, que... Ben déjà, euh, mon, mon niveau d'anglais euh, est moins bon que mon niveau de japonais et j'avais je manquais de de de, de de de de puissance en anglais pour pour voir ce qui ce qui me dérangeait ou pas et c'est vrai qu'à force de jouer, il y a des expressions que je trouve bizarres Alors autant Les expressions qui sont très très bonnes. Je pense que Ryuji, qui est un peu le, le mmh. racaillou du groupe, euh, est très bien adapté parce qu'il parle vraiment euh, un peu un peu wesh-wesh et tout ça. Mais euh, moi, j'ai plus de, de problèmes, par exemple, avec la... Ah, comment elle s'appelle La première de la classe. Makoto. Ouais. Euh, Makoto, qui justement a des formules très empoulées pour montrer que c'est la première de la classe et qu'elle vient d'une bonne famille et tout. Et ils ont et Ce style empoulé, euh, ils n'ont pas réussi à bien le retransmettre en anglais. Aussi. Voilà. Et euh, Alors que... Euh, comment la... Euh... ah comment il s'appelle le peintre euh... Euh... celui euh... qui a Goemon en, euh... en avatar Gohémon... ouais, bah, je... Et euh, Yosuke, et, Yosuke, Yosuke, Yosuke. Voilà. alors que Yosuke justement lui il parle d'une manière euh, très détachée et, euh, et ça passe plutôt bien en anglais donc ça dépend vraiment des, des, mm. des styles de, de, de paroles des personnages et euh, c'est vrai que, bon, si on est très bon en anglais et je pense qu'il faut être bon en anglais pour jouer à Persona 5 si on est très bon en anglais il y a des trucs qui te font tiquer ouais, tout à fait Moi, en tout cas, ça m'a pas gâché le plaisir parce que je ne suis pas assez bon en anglais pour euh, pour me rendre compte de tout ça. Mais il faut, faut comparer à, par rapport aux années de, de jeux mal traduits qu'on a eu, et je dis mal traduits, mal adaptés, mal tout. C'était vraiment un, un arbre albuçion et mmh et on avait des trucs euh, horribles et ça nous suffisait quoi mmh. si tu regardes les, euh, les traductions originales oui et puis les, te les textes étaient beaucoup moins compliqués enfin, je pense que Shining ouais. Force c'était moins compliqué à traduire mmh. que Persona 5 oui et puis oui ça dépend oui si c'est du dialogue et il faut que tu restitues un dialogue réel et c'est vraiment beaucoup plus compliqué quoi tu voulais parler des mécaniques ça fonctionne super bien ça fonctionne super bien en plus bien. ils ont vraiment fait des, des des petits ajustements qui sont extraordinaires enfin je trouve la limpidité oui. avec laquelle tu peux choisir la euh, de sort qui va s'adapter à la faiblesse de la nuit ouais. C'est quand même hyper pratique. Tu le vois tout de suite, tout de une fois suite. que tu as vaincu un mec, ouais. ça te le dit et après, C'est te apprendre toi-même et tout. Les fusions sont hyper ouais. claires. Voilà. Ce, qui, ce qui énerve aussi les gens euh, qui n'aiment pas PersonA5, c'est que le tutoriel dure euh, 15 heures. Voilà. c'est tout le premier donjon. Non, alors d'abord, il dure 15 heures pour toi, pour moi il a duré le premier donjon, il m'a duré 8 heures. Oui, mais et il y a un autre... non mais je dis pour moi, je dis ouais, en, en général. général et en autre... général, les les 15 premières heures, <rire> c'est du tutoriel. C'est que le tutoriel, c'est dépend parce que tu as des espèces de petites pages qui t'arrivent, oui, voilà. deux petites pages de texte hmm. qui arrivent pour t'expliquer, elles passent très vite. Euh... Déjà contrairement aux cartes Ils ont fait l'effort De commencer le jeu tout de suite ouais. Enfin en tout cas De te mettre Je de te faire goûter un combat ouais. Après c'est comme Ce que j'appelle Le syndrome Seigneur des Anneaux Les gens qui disent La fin du Seigneur des Anneaux Elle dure une heure Une heure et quart C'est beaucoup trop long Une heure et quart à l'échelle d'un film Qui dure 9 heures que si tu mets ouais. bout à bout Ça me paraît cohérent ouais. Bah là Si tu me dis euh, bah Ton intro Elle dure entre 5 et 8 heures Parce que ton jeu derrière, est dur il dure 60 heures. Heure. Oui, mais... Ça me paraît cohérent. Mais mais... Oui, mais les 5 premières heures, si tu perds le les mec, il ne les verra jamais les 100 heures. heures. Non, je trouve que tu es vraiment bien pris en main. Je veux dire, pour avoir... Je sors de FF15. Oui. Euh, je sors d'autres jeux qui ont une... Mais mais FF15, euh, c'est le F contraire. C'est... Tiens, F un, oui. une voiture, un désert. Pouf. Ouais, et puis bon, bah alors tu comprends... et mais bah, tu mets une heure pour comprendre les limitations de la voiture. Oui. Alors que là, là tu vois, tu es quand même encadré. C'est vrai que c'est un jeu qui... Euh, il ne prostitue pas son offre c'est -à, à dire que vraiment il dit vous avez aimé Persona 4 on va vous faire la même chose il y a un truc de euh, si t'es si pas capable d'encaisser de, Persona c'est pas la peine de le faire la formule reste quoi qu'il arrive cloisonné, même s'ils ont ah, essayé de l'ouvrir au maximum oui. tu ah, peux oui. te retrouver c très ça. vite ah, se ça ça sentir qui... très vite étriqué dans les peu de tableaux entre les mains c'est ça années. qui énerve les gens en fait ce qui a ce qui a énervé beaucoup de gens et moi moi-même d'ailleurs moi moi d'ailleurs ça m'a saoulé aussi hein. je vous le dis le, le premier donjon au début c'était insupportable tu arrives tu rentres dedans le, le chat t'explique comment ça marche Ah, on est fatigué, il faut rentrer. Mais non, putain, tu viens de m'expliquer. J'ai envie de mettre en pratique ce que tu m'as expliqué. Non, t'es fatigué, tu reviendras plus tard. Donc, le lendemain, tu reviens, ça casse vachement le rythme. Le premier donjon, le rythme est vachement cassé parce qu'à chaque étage, tu découvres un truc, on revient... Et gnagnagna. encore le 3, t'avais de la vraie fatigue. Les mecs étaient vraiment fatigués. Oui, oui. Ils fra... il frappaient quasiment plus. Quoi. Oui, mais c'est euh... un élément que tu maîtrisais. Mmh, mmh. C'est-à-dire que, ok, je suis fatigué, j'ai pas acheté de potion ou quoi, bon bah je rentre. Là, le c'est 5 « Ah, ça y est, j'ai compris les mécaniques, je vais pouvoir m'amuser à faire des combos et tout. » Et le chat te dit « Non, non, t'es guettifard, on rentre. » Et là, c'est hyper frustrant parce que mmh. c'est c'est vraiment arbitraire. Et, euh, et ça, je comprends que ça énerve. Et il moi, j'ai... Il faut l'accepter. Il y a beaucoup de choses ce sont, ce qui peuvent être des reproches complètement légitimes, comme celui que tu dis, qui peuvent se justifier par euh, ces personnes-là Ça fait partie du truc. Ce que je pense par rapport à, Tu parlais de la mécanique. Mmh. Euh, et pour avoir vu l'effet que ça, ça a sur les gens, en tout cas c'est que euh, les gens qui étaient plus réfractaires à personne avant mmh. adhèrent beaucoup plus toi par exemple on a des amis ah, c'est pas que j'étais réfractaire c'est que pas cam c'est pas ma cam parce que je m'y étais jamais mis non plus toi, hein. tu préfères un RPG classique ou un village qui crame au début et il faut partir à l'aventure Et hey, réveille toi je... <rire> ou alors ta maman te réveille elle te dit choisis entre ces trois boules oui, il voilà. y a, y a une, une bestiole qui va devenir ta meilleur ami voilà. pendant les 30 prochaines heures mais euh, en fait Le problème de Persona c'est qu'il est bon des deux côtés, c'est un très bon dating sim et c'est un très bon euh, RPG de combat à système et comme ils ont voulu que t'aies bien les deux, t'es toujours coupé dans l'un ou dans l'autre mm c'est que t'es en train de pécho et au moment où tu te dis bah, je vais monter la bonne stat pour pouvoir euh, pour pouvoir pécho euh, oui parce que toutes les filles sont euh, sont dragables dans le jeu hein, il faut le savoir et euh, enfin toutes celles qui ont un art comme en dans tout cas vie. voilà et euh, toutes celles qui ont un art ouais. développé donc ouais. euh, comme dans la vie et, euh, et quoi qu'il en soit tu, tu peux tu peux tu peux séduire toutes les filles mais tu as un temps limite Enfin, il faut que tu fasses monter la bonne stat dans un temps, imparti, sinon parti. tu es parti pour refaire le jeu une deuxième fois, etc., etc. Et le problème, c'est que tu es là, t'es es en train de... Bon, putain, il faut que j'aille tiraillé entre toutes les différentes voilà. activités qu'on propose. Voilà. Il faut, mais faut que, que j'aille prendre un bain pour être plus beau, des choix. parce que faut ouais. que je sois beau pour déclencher tel événement. Et es là, ah, oui, mais non. Demain, mais si sinon. Tu vas vendredi, le jour du bain. Si tu vas, tu vas prendre ton bain le jour de pluie. Si tu vas prendre ton, ouais, bain, le ton oui, voilà. vas prendre le bain le jour de pluie, ça te rapporte deux fois plus. Mais ouais. le jour de pluie, en même temps, il y a la dios de Bonne Aventure qui est là, donc c'est chiant parce qu'en même temps... Bonne Aventure, elle arrive assez tardivement. Ouais, Enfin non pardon pas la bonne pas la pas la, pas la de bonne aventure mais le Bon bref, c'est une mission ouais. aléatoire et Qu qui. Quel est, quel est ton, ton personnage préféré, euh, subsidiaire préféré, féminin ou dans non, ton non, équipe N'importe où. Qui dans tu, un... qui, qui dans tu un... as maxé genre... j'ai commencé là des potions. Qui, qui t'a maxé à part l'infirmière évidemment Alors l'infirmière, je l'ai maxé jusqu'au 7 mais c'est pas c'est pas ta meuf au niveau 7 C'est juste que vous avez vous commencez à être copain Non, j'ai pas, j'en suis pas encore à, ouais, à moi, choisir, mais vrai. je pense que je vais me taper. Euh... <rire> je pense ouais, que je pense que je vais je vais aller sur la prof. C'est beau personnage. Mais je réponds pas pourquoi parce qu'il y a un putain de plot twist sur la prof. Ah oui, alors moi je suis sur la prof justement parce que. Ah voilà. Alors les y a un eh, putain passe... le placaze la... déguise mais non la... putain mais il fallait pas ah, le dire mais elles déguisent ben je dis qu'elles déguisent plot twist en oui. dinosaures plot twist plot euh, twist moi j'aime le, le politicien Le politicien, je trouve tellement touchant à faire ces trucs. Genre, moi, je suis là pour faire la bonne volonté. Vraiment, cette espèce de Bayrou du pauvre. Il est là, il y croit encore. C'est le dernier qui y croit. Vraiment, la désillusion du monde, du corps politique. D'ailleurs, je crois que c'est, le soleil en plus. Genre, vraiment. Et j'adore, j'adore l'histoire de ce mec. Je l'ai maxé au maximum, alors que j'avais pas, alors que vraiment, ça rapporte beaucoup. Tu as le tout couper de sous avec le, avec l'homme politique. Alors que ça rapporte beaucoup plus de maxer. Alors moi, je vous le dis, les trois infirmières et les trois qu'il faut. C'est la prof, l'infirmière et euh, la diseuse de bonne aventure. Tu l'as lu en Coliaku Bah j'ai commencé à j'ai ouais. expérimenté euh, ouais. et au bout d'un moment j'ai vu que ça marchait bien. Ouais. Et, euh... Moi je dis rien, les gens vont tester, mais oui c'est vrai. La prof oui, elle te vrai te que permet ça. de faire des potions pendant que toi, tu t'absentes. En fait la en fait ouais. la prof te permet de sécher les cours et pendant ouais. les cours du coup tu peux tu peux monter tes stats euh, ou fabriquer des trucs. Ouais, mais les cours, ça, les cours le problème c'est que ça fait monter vraiment l'intelligence et l'intelligence c'est la stat Qu'il faut vraiment. Oui mais tu elle peux demande, aller, tu... Elle demande tu... vraiment plus. Oui, je crois que c'était le cran Oui mais tu peux aller au tu peux aller au. Je crois que c'est l'intelligence. Le guts. Ouais mais l'intelligence c'est pas grave le guts mais Não, le c'est pratique, pratique pour débloquer les armes le guts on t'en mais par plaquette 12 en fait il y a beaucoup plus de hum, choses qui te donnent le guts par exemple jouer aux jeux vidéo euh, chez ouais. soi manger bon, le burger manger ouais. ouais. le burger ah ouais. faire devenir le king du burger et ouais. pareil le, le, le, la, la connaissance tu peux en avoir tu vas à la bibliothèque tous les jours la connaissance pour le maxer il faut vraiment beaucoup beaucoup le faire bref vous voyez Persona en flamme en flamme la rédac juste dernier petit dernier truc à propos de Persona et après j'arrête parce que même si c'est un jeu extraordinairement euh, fabuleux, etc. etc. Je suis très content de te voir... Euh te voir emballé Moi on dit je vois toujours le compte Gamecult USA connecté euh, tous les soirs pendant. Un... Mais oui, je t'ai dit que je déconnectais oui, oui. jamais la console. Ou alors peut-être qu'il a envie de finir pour te rendre la console Ça parce que. Bah oui, oui aussi. Non, parce qu'après j'ai vu qu'il y avait Nir aussi installé ah. sur la console. Ah. Donc euh, ah. <rire> voilà. Putain, tu vas Ah oh, putain, mais vraiment mais oui. ouvrir le jeu vidéo sur PlayStation. Eu, non, non vrai alors vrai par contre, jeu, voilà, il y a un truc que je trouve mortel, c'est que autant euh, je vomissais la manette PS3 euh, et j'avais une PS3 pourtant, et autant euh, la manette PS4. Quel bonheur de pouvoir brancher son son casque sur la manette. Ça c'est tellement Ça, génial, oh, c'est vraiment... tellement bien. Que pourquoi, pourquoi d'ailleurs tu peux pas le refaire sur euh, sur sur d'autres consoles Je Alors pas. sur Xbox, Ça, oui. il paraît que les nouvelles manettes tu peux, mais moi j'ai qu'une vieille manette. Ouais. Donc euh, voilà, là pour le coup vraiment PS4 supérieur parce que tu peux brancher la. Bref. Tu mais moi bon. j'ai pas de place pour ma Xbox euh, pour ma Xbox One Je l'ai laissé dans le placard. Tu l'as jeté Mais non, je la laisse dans le ah, placard. Ah d'accord. Ah oui, tu joues pas avec. Quelqu'un ouais. est passé, il m'a dit mais as une Xbox One je fais ouais, je suis pas la place. C'est l'excuse Greg. <rire> ah bah ouais, mais ça marche. Mais non, mais j'ai enfin <rire> quand on a mais pas. Mais il faut vraiment. Il, vrai ça, que il dit « Quelle tristesse parce qu'il ouais. y a un pyjama posé dessus. Ah, ouais. <rire> non, moi c'est euh, je Il y, y a des boîtes des. Je suis désolé hein, sur la PS4 de Gamecult, il y a de la plaido dessus. Mais je la nettoierai avant de vous la rendre. Quoi qu'il en soit, voilà moi le plus gros reproche que j'ai à faire à Persona, c'est que il est un peu fou, il est trop trop fouillis, c'est-à-dire qu'ils en ont trop fait, c'est-à-dire que l'interface est magnifique, d'accord euh, Dans toutes les parties drague, aventure, etc., c'est très très bien, mais alors, quand les donjons deviennent vraiment corsés, et que tu joues dans une pièce qui est qui est éclairée, comme chez moi, par le soleil, par exemple, et que c'est un jeu qui est très très sombre, ouais. ben, au bout d'un moment, ça devient très compliqué de prendre les, les personnages à revers, parce qu'on n'a pas on n'a pas expliqué que le euh, attaquer les ennemis dans le dos et la furtivité, c'est aussi un point essentiel. Tu joues voilà. Alors j'étais en hard et je me suis mis en easy parce, parce que, que en... alors je vous explique ouais. pourquoi en easy, parce que chez moi donc il y a une grande verrière donc je ne vois rien et surtout c'est là où tu vois les, les, les limites de l'esthétisme Persona, c'est-à-dire que euh, Persona donc il y a une interface qui est déjà très riche quand tu te balades dans les couloirs et surtout tout autour de toi tu as un espèce de hub dont la couleur change si tu es plus ou moins repéré dans le donjon, mmh. vous voyez au début c'est légèrement rosé mmh, sur ouais. le côté et ça bleuit au fur et à mesure que tu te fais, voilà, donc il y a déjà ça qui te nique un peu la visibilité. T'as le chat qui te raconte sa vie toutes les deux minutes, ça fait une bulle en plus. Alors, c'est hyper stylé, mais quand les mecs marchent, je sais pas si vous avez vu, ça fait des explosions de, de oui, peinture se et de ou... particules en ouais. violet. Et au final, c'est hyper dur de savoir où t'es sur la carte parce que t'as la mini-map ah ouais. qui prend aussi une grande... Et en fait au bout d'un moment quand les quand les donjons sont trop complexes tu n'arrives plus à prendre les mecs à revers et ça m'est déjà arrivé de me faire attraper parce que j'étais dans un coin en plus quand tu appuies sur X pour te mettre en coverage il faut, euh... il faut être très très précis oui. dans les mouvements et vraiment faire très très voilà. gaffe aux icônes de, de déplacement La difficulté, euh... c'est que si tu prends pas tous les mecs à revers en hard ouais. c'est ah, pas, pas ah la même voilà. moi te je le faisais te en te hard te et au final euh, je suis j'ai basculé en easy c'était trop facile donc je suis remis en, hard, en normal mais moi qui voulais le faire en hard parce que là du coup c'est moi je pense que c'est vraiment hard qu'il faut le faire je peux pas, parce qu'à que la... chaque fois je meurs, parce que les mecs me découvrent à cause de l'interface qui m'empêche de me cacher. Juste pour une précision pour nos, nos auditeurs, La quatrième difficulté, est-ce qu'ils l'ont foutu encore sur l'Européenne ou pas encore Elle est à télécharger, là, je crois. Ah, d'accord, elle est à télécharger. Donc, c'est bon. Et d'ailleurs, les voix japonaises sont à télécharger. Il y a un pack de costumes gratuits, machin. D'ailleurs, ce serait bien que le compte GameCult US euh, <rire> réactive sa carte bleue, parce que du coup, je peux pas... Ça, c'est un truc qui est con, je trouve, euh, dans le dans le démat aujourd'hui. C'est que même pour acheter des trucs gratuits, tu as besoin d'une carte bleue. Mm. Et ça, ça c'est tellement débile. Ah, euh, je, je voulais acheter... Je voulais acheter un jeu gratuit. Non, c'était un jeu qui était filé pour euh, en méga solde. Mm -hmm. C'est genre Assassin's Creed en version japonaise. Il était en solde pour 200 yens. Mm -hmm. Et je me suis dit 200 yens, vas-y, je l'achète. Mm -hmm. ouais. Et le problème, c'est que c'était un jeu interdit au moins de 18 ans. Donc il me redemandait ma CB. Ah. Et ça, par contre, la CB, elle est bloquée. j'ai fait, ah merde, bon bah vas-y, on s'en fout. Ah, <rire> c'est pas grave. Bon, messieurs, merci pour votre avis extrêmement Donc, informé. Attends, non, il n'y a plus... Ah, vous... et, et juste un dernier Non, non, il n'y a pas. Les juste musiques, un truc. Les, musiques. Ah, les musiques, les plus grandes musiques. Les musiques, euh, elles ouais. sont ouf. Et le musique du Donjon 4. Oh là là Les musiques du palais numéro 4 elles sont ouffissimes, oufissimes. D'ailleurs j'exige. Regarde, on, on va non. faire un vote à main levée J'exige qu'il y ait du Persona 5 euh, dans le... Euh, ah, ah, voilà. vais, vais. Hop, voilà. hop. Mais je veux aussi qu'il y ait lumière. Oui. Oh, Merci murs, tu, pour tu cette virgule, cette parenthèse, oui. parenthèse ah, ces crochets, ouais. on va dire, de, sur Persona 5. On va passer au deuxième sujet de cette émission, oui. parce ah, pas je vous rappelle, on a une belle soirée qui s'annonce. C'est ah bon ah. On n'a pas, on pas <rire> le droit de le dire. <rire> euh, une belle soirée qui s'annonce, mais avant de partir, euh, on va parler ah, de, Wonder on va de Wonder Boy. Partir. Wonderboy qui revient euh, ce mois-ci avec euh, c'était le enfin qui revient ce mois-ci ben très... non mais pff, pff, Android ah, hein, voilà. faut arrêter les, les iPads tout ça euh, Wonderboy qui est revenu avec le remake de Wonderboy et de Dragon Strap qui est en est fait c'est lequel parce que je les confonds toujours alors c'est c'est le beau qui reprend l'ancien jeu ou c'est le, le celui non, qui est moins joli est mais, le mais le beau qui est qui original reprend voilà. au, quasiment au pixel près l'ancien jeu ouais, même ouais. si tout a été refait même ouais. si on est passé en 16 9 mais même si il y a eu des changements d'interface Même s'il y a des raccourcis pour utiliser les items. Il y a même, même les codes qui sont encore là. Les codes, ah ouais les Bah oui, les passwords de, de la version de o -O système fonctionne. Là. Ah ouais, c'est excellent. Non, -là, euh, tu peux rentrer Weston et tu, tu, tu débloques tout avec de, de la thune allant plus finir. Wonder Boy, c'est une série que j'affectionne particulièrement. Oh, Est-ce que vous... Euh, donc on rappelle un Wonderboy série essentiellement de Sega mais pas que et on va voir un petit peu les petites ah, nuances ça, le petit parce que de... ça c'est vraiment oh, le, le petit débat là on est mmh. euh, au niveau du Falcom, au niveau Atlus de la <rire> de, de what the fuck à la japonaise Mais euh, Wonderboy rapidement c'est une série que vous aimez. Ah bah ouais Mais oui ouais. C'est la on, on a votre enfance On a déjà Sega, On a déjà dit qu'on était des Sega guys On était des Sega guys Sega ouais. ouais. fag Et du coup ouais, ouais Wonder Boy <coughs> a fait complètement partie Plus qu'Alex <coughs> Kid pour moi hein. Ouais ouais. Plus euh, que, ouais oui, je pense oui, aussi oui, oui, ouais. Oui, ouais, bah, oui. Genre parce que Alex Kid Il avait déjà une notion un peu caricaturale Wonder Boy avait... C'était un peu petit Alex Kid aussi C'était plus enfin c'était plus, plus Wonder bébé Wonder Boy quoi. Et avait déjà une dimension Genre Approche du gameplay Enfin vraiment Il y avait une promesse à chaque fois que tu mettais un Wonder Boy Et quand il y avait Wonder Boy 2 Alors Wonderboy 2 c'est.. Je sais que t'aimes Monster Lair mais Wonderboy 2 je la. J'adore ce jeu, vraiment, il est. C'était le, c'était le Zelda de Sega. C'était le... le... considéré comme le Zelda le... de Sega. C'était le Zelda de. À tel point qu'à chaque fois qu'il y avait des... déjà des débats à l'époque, Sega versus Nintendo dans les magazines, notamment sur Wii. C'était Zelda contre Wonderboy 3. Zelda hein. contre Wonderboy 3, systématiquement. Et quand Wonderboy 3 est arrivé, genre vraiment le cœur a balancé les gens. Disaient, est tellement Est-ce que Zelda est fini Tellement beau. Et à que... l'époque, on parlait de profondeur dans les ah ouais. magazines de l'époque, et euh, c'est vrai que c'était un jeu qui avait une profondeur qu'on ne retrouvait pas sur les Et autres il titres. Il fallait quand même le détecter parce que j'espère que Hubert va les mettre les jaquettes européennes. Oh là oh là. là. Oh là, là. <rire> La Wonderboy 3 elle était absolument Une espèce de gamin hydrocéphale là avec ses grosses épées. Mais non, mais l'illustrateur anglais qui a fait les jaquettes de la Master System. Genre à l'époque, tu te demandais est-ce qu'il voulait vraiment vendre les jeux quoi Non, mais c'était c'était une espèce d'humour british dégueu, tu sais comme comme tous les dessins un peu moches que t'avais dans les dans les journaux, dans les quotidiens de l'époque quoi. il jouait sur cette espèce de second degré, genre assez crado, c'est rigolo, et ça marchait pas du tout. Trois photos de la jaquette Trois photos, photos Et une petite oui. parlaphe des dit. poupées et le lait Et est, a bien magnifique ouais, Sachez-le C'est oui, que oui. le press kit Le kit press de Wonderboy The Dragon Strap Qui vient de sortir ouais. Ils ont reproduit Donc une version Master System Enfin une boîte Master System telle qu qu'elle Et en retournant ouais. Les quatre images De la jaquette correspondent en version stylisée aux Alors, quatre images non, de la jaquette de l'époque. Je les ai tellement vues que j'étais. Euh... Ah, tu m'as montré ça tout à l'heure. Allez chez moi. Oh là là là. là <rire> pas le dire. C'est de un, un des rares, rares preskits que j'ai gaulé parce qu'évidemment je suis ultra fag voilà. de Wonder Boy. Ouais, J'en ai fag. pas eu mais. Wonder... Boy... Ouais, bah, faut bon. le demander. Euh, bref, Wonder Boy. Bah, pour repréciser parce que c'est une série qui. Est Alors évidemment... fais l'historique leur... pour les gens. C'est que... une série qui a disparu est... depuis. Takashi Miyagi. Très très longtemps. Oui. Alors. Tout commence avec Wonder Boy en 1986 en arcade. C'est Sur la carte arcade System One pour Sega développé par un studio Escape. qui s'appelle Escape et non pas Westone puisque Westone oui, c'est ensuite ils vont se renommer en Westone. ils vont se renommer en Westone et c'est la contraction à l'anglaise des deux noms enfin des deux syllabes des deux premiers De, oui. kanji des concepteurs qui sont Ryuchi Nishizawa et euh, notre ami euh, dont j'oublie toujours le nom michisito ishizuka donc ishi la pierre et euh, nishi l'est donc ça fait Westone Et euh, donc ça commence par Wonder Boy Qui est un jeu complètement différent de Wonder Boy oui, C'est un, un jeu arcade Avec un petit, un garçon, en petit garçon en slip En pagne, euh, sur un skateboard, qui lance sur... des hachettes, qui lance des hachettes et dont Mais la vie si que ça, la se vie. réduit à mesure qu'il avance. Et tu es obligé de prendre des fruits pour voilà. récupérer et remettre ta vie à flot. C'est un jeu qui a été porté sur énormément de plateformes. Mais tout, enfin, sur le ZX, sur le, le C64, sur l'Amstrad CPC, sur ouais. euh, tout le monde a joué à Wonder Boy sans le savoir. Puisque la version Master System la plus connue, qui est sortie sous le nom de Super Wonder Boy, ajoute mmh. quelques niveaux et surtout, euh, bah, il est relativement beau par rapport aux adaptations qu'il y a eu avant. Il y avait sur eu... micro, ouais. Tout ouais. À fait. Euh, et C'est un jeu, notamment qui a eu connu une petite euh, petite hype sur Game Gear. Oui, Là aussi une jaquette absolument immonde. <rire> J'espère que qu Uber va toutes les mettre. Et euh, mais c'est pas forcément un jeu qui a marqué son époque, sauf, non. sauf oui. qu'il est ressorti chez Hudson, puisque c'est la oui. première séparation, la première séparation des branches il est ressorti sous le nom de Takahashi Meiji no Boken Alors c'était une adaptation arcade, L'adaptation de l'arcade. faite par Hudson, que, complètement rebrandé. En fait, re en fait re le problème c'est que euh, tout Wonder Boy appartient à Sega et ça le veut dire Wonder Boy, ça veut dire le, Wonder héros, Boy. le héros le héros, ouais. tous les graphismes le boss et les musiques tout ça appartient à Sega. Mais le coup, concept Mais du coup, euh, bah, Escape a développé ça pour Hudson ils ont dit bah, on fait le même jeu mais, mais euh... avec un autre nom et on va prendre voilà. la figure de Takahashi Meijin qui est... Euh... L'homme qui tirait plus vite que son nom. Voilà. L'homme qui faisait 16 coups de poignet en par seconde. Voilà. Euh, J'ai essayé moi je suis à euh, 14. <rire> ah t'as acheté le petit tac, ouais, tac, tac, tac acheté, Ah oui c'est ce vrai de... je m'en souviens. Je, je m'en souviens bon oui bon on l'avait croisé bon. dans le métro ouais c'était ouais. drôle avec Florent Gorge ouais. c'était bien marré ce jour là. Et du coup euh, ils ont c'est la première oui. scission qu'il y a dans toutes les, les versions de Monoboyle puisque Weston finalement était assez volage et a adapté son concept pour d'autres éditeurs et ça c'est quelque chose qu'ils vont répéter au Mesure de la Et c'est devenu Adventure Island chez nous. Voilà. C'est devenu Adventure Island. Et super Adventure Island ensuite sur Super NES. Et Adventure et cetera, Island on en reparlera plus tard parce que c'est un autre nom qui a été donné ouais, au Japon. Mais ensuite. bref. Donc ça c'est pour le premier Wonder Boy. Ensuite on a eu Wonder Boy in Monsterland. Voilà. Alors celui-là j'adore. Que tu adores qui est là encore qui a commencé sa carrière en arcade, mm. qui a été là encore adapté sur énormément de formats. C'était assez extraordinaire à l'époque. C'était ouais. un action RPG d'arcade. Et il a il a quand même une mécanique vraiment. D'action RPG. Pour la pour la console. Mais en même temps complètement action RPG si un truc vraiment très particulier dans le jeu. Je pense que ça a donné beaucoup le, ça a influencé. Je pense, tu vois, genre Capcom quand tu fais euh, quand leur Donjon et Dragon. Complètement. Tu vois ça, bah s'il y avait pas eu ce jeu-là, il y aurait pas eu c'est ce, cela. Parce que c'est un jeu d'arcade, où tu as ouais. des boutiques, où tu as de l'argent où tu peux monnayer des nouveaux ah, items pour te grader. Un caché, caché, caché. Il y a as des, des boutiques cachées. Il y a des potions. as des niveaux, tu as des boss pour chaque niveau euh, qui sont thématiques. et as un donjon final. T'as un donjon final qui un est caché, don... qui caché, enfin, est super là la, la, la, la route est cachée super dur ce dans ouais. Et alors ce jeu là c'est amusant aussi <coughs> Wonder Boy 2 donc euh, qui est très euh, qui était révolutionnaire c'est qu'il est ressorti sur PC Engine Ouais. aussi, là là encore tu tu sens que Atlus et Weston c'est un peu des filous parce que le jeu est ressorti mais avec une skin de Big Kooliman, Big Kooliman. Oui, alors, alors tu B expliques ce Big alors, Kooliman parce B que c'est quelque chose qui est institutionnel au Japon Big Kooliman ouais. c'est un dessin animé japonais humoristique avec euh, que des divinités euh, japonaises qui est sorti rapidement au Club Dorothée qui s'appelait Le Prince Hercule Eh oui, souviens-toi. très très pas, pas longtemps. On a hein. eu 10 épisodes ou 15 épisodes. Et en fait, euh, ça s'appelait Le Prince et Hercule. Et ils ont, ils ont transformé toutes les divinités japonaises en, en divinités euh, grecques. Et donc, Big Cooliman c'était un phénomène de société. Parce que le dessin animé était très populaire. Et surtout, Big Kooliman, c'était euh, des petits chewing-gums avec des autocollants. Et donc, euh, tu avais l'autocollant, c'était un peu l'équivalent de, de nos tatouages malabar. Et il fallait récupérer tous les autocollants avec euh, tous les personnages de Big Cooley C'est à la fois Vignette Panini et... Euh, voilà, premium. exactement. Et donc, du coup, euh, tous ces petits SD avec des, des cheveux multicolores et des armures clinquantes ont eu leur adaptation jeu vidéo qui était en fait le Wonder Boy 2 refait sur PC Engine avec juste des skins de, de personnages différents tous les boss avaient exactement les mêmes patterns c'est euh, les musiques étaient les mêmes c'est juste que euh, ils avaient remplacé les euh, les, les, les bestioles ouais, ouais les sprites par euh, les, les, les personnages du dessin animé. et d'ailleurs à part la version arcade c'est la meilleure version puisque la pcng Engine était euh, ouais. plus puissante que la Master System ce qui est encore plus fort c'est qu'il y a même eu Sayuki World qui est une adaptation là encore de Wonder Boy in Monsterland ouais. sur Famicom donc oui. un autre jeu dérivé de Monster Monsterland qui oui. est sorti sous une autre emballage avec ouais. les personnages donc de, du Roi des Singes, donc de Son Goku ou Longo Long go... etc. Ouais. Mais euh, là, le gameplay diffère un petit peu, mais c'est ouf de, de voir autant de... Ah, il y en avait énormément. Et ouais. du coup, bon va Wonder Boy 2, c'était culte. C'était très très dur. Et tu avais ce plot twist incroyableissime. C'est que pendant... Tout le jeu, on te vend un, un, un, un fantasy, un fantasy game très mignon, mais je, je laisse Daniel en Ah non non, moi je ne veux pas spoiler. Mais, tu veux pas mais spoiler si, mais tu es obligé parce que, que tu as 30 ans aujourd'hui. J'ai trop, j'ai trop de respect. Et bah écoute, je le spoil parce que de toute façon tu te spoil en, oh, commençant à en vrai, pas, En gros, c'est, on te vend un truc de fantasy super mignon avec des petites chimères SD, des petits serpents qui font oui oui oui quand tu leur tapes dessus et tout. Et le dernier boss, donc c'est un dragon, et quand tu niques la gueule du dragon, là d'un seul coup tout explose et c'est un robot. Était dans un vaisseau spatial en fait. Dragon meca. Le meca dragon et ouais. euh, du coup donc tu le tues et t'as gagné ouais. et c'est ça et c'est là le génie c'est quand tu lances wonderboy 3 la première fois sur Master System et que le début du jeu c'est toi tu es en humain avec euh, tout ton matos et que tu arrives et c'est le dragon mécanique c'est la, oh. la suite sauf c'est la suite directe et là tu as un autre twist c'est que tu te tu fais transformer en bestiole et tu fais tout le jeu en bestiole pour redevenir humain c'est les Les gens se rendent pas compte aujourd'hui parce que c'est l'époque des DLC, des machins, des trucs croisés. Mais à l'époque, c'était énorme. C'était un mindfuck. Ah ouais, ouais, c'était vraiment... Là où c'est encore plus mindfuck, c'est que Wonder Boy 3 est en fait Wonderboy Boy 4. Puisqu'entre les deux, entre Wonder Boy in Monsterland qui s'est rebaptisé Super Wonder Boy in Monster World... Oui. Parce qu'il faut différencier Après Wonder Boy Et Monster, Monster World. World Et Monster World oui. Bon on vous fera un tableau Un truc je sais pas On va se démerder Et Mais... Hubert va faire un graphisme. <rire> c'était compliqué Mais il y a eu wonderboy 3 Une Monster Lair En arcade En arcade là Qui encore. était un shoot them up Excellent Un shoot them up Avec des phases à pied Et des phases à dos de, de ah, racons À dos de, ou, de, ouais, de, de bestioles de, ouais, de, de de ouais, de Oui non c'était des tu de affrontais de des poissons C'était un hippocamp C'était un hippocamp Exact Exact et euh, jouable à deux et qui oh, est là encore... tellement dosé sur PC Engine celui-là qui là. est à, à nouveau ressorti sur PC Engine et aussi sur Mega Drive mm. et euh, là Alors, forcément son... la version là, PC Engine la version Mega moi Drive qui est, est la dégueulasse master là et tu vois ensuite que tu passes <coughs> sur sur un NEC PC Engine c'était vraiment stricte jour et la il n'était pas arcade perfect mais il était très bien sur PC Engine Et ça, oui, pour le coup, c'était oui. c'était un shoot 'em up, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment deux jeux distincts. C'est sur la Master System, c'était un 100% action RPG, et en arcade, c'était un shoot 'em up où tu courais, tu tirais, tu pouvais pas t'arrêter, Tu avais des armes différentes, avais des comme d'hab, des lasers perçants, des boules qui font tout l'écran, etc., etc. Parce que ce qui est marrant de noter, c'est que ce Dragon Strap a été développé spécifiquement sur console. Pour la, c'est un jeu pour Master, Master, Master System, System voilà. sauf que la Mark 3, la Master System japonaise, était déjà finie en 89, ce qui mmh. fait qu'ils l'ont sorti sur euh, Master System en Europe aux Etats-Unis mais mm -hmm. jamais au Japon et, non. et cette version japonaise il a fallu attendre la Game Gear trois ans plus tard pour que les japonais l'aient pour que les japonais l'aient sous le nom de Monster World 2 et oui oui Monster World 2, qui est sorti après l'adaptation PC sais, Engine de oui, oui. Wonder il Boy 3. Il et, comment il et Wonder Boy 3, l'adaptation PC Engine s'appelle Adventure Island, Un... qui est Un... le nom occidental oui. de Takashi. Et... Bon, on vous fait une interro. après. C'est plus ma boucle que Macross et Robotech. Ah, et... Ouais. et du coup, oui, les. Je ah. dire, désolé, ah. j'ai une caméra qui dézoome toute seule. Ah. Bah écoute, petit happening, on va reprendre juste après. Alors moi, j'allais dire que par la suite. Tous les Wonder Boy et donc tous les Monster World ont eu aussi, sauf le dernier avec la fille, euh, ils ont tous eu une adaptation déguisée sur PC Engine avec les skins complètement refaites. C'est-à-dire que le, le Monster World 3 euh, avec le petit garçon qui avait les cheveux donc violets. Wonder Boy 5. Wonder ouais. Boy 5, Monster World 3 ouais. avec les, petits, les cheveux violets. Sur euh, PC Engine, c'était un jeu avec des hommes scarabées. Je ne sais ouais. pas si tu te souviens. Dynasty avaient... Hero. Voilà, exactement. Ouais. Et, euh, et c'est bizarre, finalement, d'avoir ce, ce, ce genre de transformation à chaque fois, mais c'est des jeux qui ont eu des, des, des doubles, triples exploitations. C'était euh... vraiment un super jeu Wonder Boy 5. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, dans Console Plus oui, avec la Micro lance, Kids, ouais. ils, avaient, euh, ils avaient mis en avant le Magical Wonder Band. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des soluceurs qui avaient fait des plans extrêmement détaillés, oui, extrêmement oui, précis. Oui, oui. Et moi, ça m'envoyait du rêve des mecs qui avaient passé leur temps à faire euh, un truc des plans... Fait... Je tableau par tableau, du, pour aider les autres joueurs. Je trouvais ça magnifique à l'époque. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que à l'époque, l'action RPG, c'était un peu un genre mythique. C'est ouais. le genre roi. C'est-à-dire, il y avait Zelda, et tout le monde se disait « Putain, je veux un nouveau Zelda. » Et Zelda arrivait pas. Il y en a eu un par console, <coughs> un par génération. Donc du coup, Il fallait des palliatifs. À chaque fois qu'il mm. y avait un action RPG, on pouvait être sûr qu'on y jouait. Mm. Genre Golvelius. Golvelius. Enfin, je veux dire... Is, Utopia. Is. Is Utopia. Ouais. Golden ah, enfin, Axe X-Warrior. Enfin, Is 3, ah ouais. je l'ai retourné 15 000 fois parce qu'on n'avait on avait que Is 3. Euh, bon, Is 3 est vraiment génial. Hein. Comment il s'appelait le jeu de, de Sega, là, avec le... Euh, soleil so, soleil euh, Ouais, voilà. Ouais. Soleil. La légende de Thor la, Voilà, la légende de Thor. Et je pense que cet âge d'or de l'action RPG a joué à a duré Land jusqu'à Landstalker, Landstalker ouais, Land ouais. et Alundra peut-être. Ah, ouais, Alundra, Alundra c'était ouais. déjà à la fin. Enfin, Alors, ouais. Alundra c'est à partir de ce moment-là que ça s'est arrêté. Mais mais le genre vraiment où l'action RPG, il faut remettre en contexte c'est que à l'époque les, les cartouches de sauvegarde, les piles, les batteries coûtaient très très cher mm -hmm. Il y en avait vraiment rarement, donc du coup dès qu'il y en avait un, dès qu'il y en avait un, le, on se passait le mot genre putain il y a des sauvegardes. Mais ça veut dire que c'est un RPG like. Ça, ça veut dire c'est long. Très peu ouais. ça veut dire que c'est long. Vite on y va et Wonderboy quand on m'a dit qu'il y avait les sauvegardes là, sur... Donc, moi, vrai, je me suis fait putain mais c'est vraiment mm. pour moi c'était rien c'était déjà un argument pour foncer mais sur l'aventure quoi. moi j'ai une question est-ce que du coup vous considérez euh, Castlevania comme un action RPG à partir de, euh, mm. partir de le Symphonia ouais. of the Night c'est un action RPG pour vous ou pas ah, pour moi oui à partir oui, de oui, oui, oui. À Symphonia of the enfin, Night mais avant c'est un, un dérivatif oui voilà Moi, parce arcade. que moi je me suis toujours demandé par exemple j'avais un débat avec mes euh avec mes, euh, mes collègues, c'est est-ce que Metroid et Super Metroid, c'est des actions RPG, par exemple Parce que tu as une montée en puissance, parce que tu as de l'habilité au pad, etc. C'est etc. Mm. compliqué. Bah, hein. Pour moi, ça serait plutôt action RPG isant. Ils mm. C'est euh... devenu des Metroidvania, du coup. Et <rire> oui. Wonderboy 3, c'est un Metroidvania avant l'ancien oui. mais Surtout Wonderboy 3, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que... Euh, tu découvrais que justement, il y avait des endroits où tu ne pouvais pas aller si tu n'avais pas tel pouvoir. Ouais. Et tu disais, merde, il faut la, faut la souris pour grimper là. Et Tu te faisais des films dans ta tête. Ouais, C'était génial. Aujourd'hui, tu y rejoues. Et puis finalement, c'est ces quatre tableaux qui s'enchaînent avec quelques petites finesses ici ou là. Mais c'est vrai que en termes de profondeur, bah, tu sens que ça reste un jeu de l'époque. Mais mm -hmm. euh, à, à, à, ce, en ce temps-là... en C'était temps incroyable. incroyable. ce que tu de ce jeu à Nouvelle Génération Pouillot Oui, oui, oui, juste pour découvrir un petit peu les racines du genre. Je ouais. de... le... trouve pas que c'est un peu séco sans de maniabilité c'est un peu séco, pas forcément en termes de maniabilité. Je trouve que contrairement, justement, on de la NES Mini tout à l'heure et des jeux qui avaient vraiment dépassé la date de péremption, je pense que malgré l'effet un petit peu glissade sur les mouvements, ça passe encore. C'est vraiment assez réactif. Est-ce qu'ils arriveront à buter le dragon Ouais, je pense. Non, mais le, vrai jeu, vrai. le jeu est assez dur, surtout vers la fin, mais ça reste quand même largement faisable si tu prends le temps de grinder mmh. un peu. C'est vrai que c'est difficile pour les joueurs d'aujourd'hui de, de gérer l'inertie Wonderboy, parce que mmh. c'est quand même des jeux où tu glisses beaucoup. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui deviennent fous sur Wonder Boy 2 aujourd'hui en arcade où souviens-toi, t'as des tout petits blocs qui bougent comme ouais. ça et il faut, hop, c'est une science du timing euh, que les jeunes d'aujourd'hui euh, euh, ne connaissent pas. La série s'est éteinte avec Monster World 4 en 1994, donc ça fait quand même ouais. <rire> ça fait quand même un bail. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Ouais. Ce euh, chef je connais très euh, mal. Euh, Chef-d'œuvre dans le monde euh, des mille et une nuits. Ouais. Une, une héroïne, donc c'est pour Ach ça que ça s'appelle pas Wonder Boy. Ouais. Et mais euh, ils l'ont pas appelé Wonder Girl je trouve ça ouais. dommage Euh, vraiment très bien avec euh, notamment l'idée de t'ajouter cette petite créature qui évolue oui. au fur et à mesure et qui te débloque des trucs. t'avais déjà des sbires un petit peu dans ouais. Boy 5 mais ça ils ont élargi le concept avec une créature qui te que tu gardes en permanence qui voilà. te sert à la qui fois qui évolue de... et qui permet de planer et donc évidemment plus elle évolue, plus tu peux planer loin donc ça te débloque des nouveaux endroits à elle passer. Et tout. Voilà, c'est vraiment ouais. c'était vraiment très très malin, c'était très très beau, les sprites étaient ouais. magnifiques. t'avais toujours ce côté un peu glissant. Euh... Moi j'aimais pas ça dé... le seul truc que je reprochais vraiment c'est sa démarche. Ouais. Elle avait elle avait elle avait les mains Ouais. ça, Alors, je sais pas si on voit à la caméra, et elle marchait comme ça, ouais, c'était un peu bébête. Mais ah, sinon, pour le reste, ouais. voilà. Euh... L'époque était, mar... était marquée par les démarches débiles. <rire> <Oui>. <rire> Ernest Evans, oh là je te Voilà Ernest Evans. Euh, ouais. juste, juste comme ça, puisque je sens que tu veux tu veux enclore avec le monde Boy, ton préféré Boy préféré ah bah, Le 3. 25 sur 40 dans Famitsu, Wonder <inaudible> Boy 3 à l'époque. Le 3. Voilà, ah ouais. le 3. Moi j'aime le 2 parce que vraiment j'ai un gros gros affect pour ce jeu Mais le 3 est tellement bien Juste pour dire si vous souhaitez rejouer à Wonder Boy bah, évidemment il y a le remake de Dragon Strap qui est sorti Si vous avez une PS2 il y a la Monster World Collection oui. Qui est disponible en Sega Ages pour pas cher Parce qu'il était vendu 2500 à la sortie Alors je pense que le prix a augmenté parce que ça doit être quelque chose d'assez rare à convoiter Notamment par les, les, les occidentaux fans. Et les Sega fans que nous sommes euh, Mais, mais il y a PS2 aussi la, la compilation World. Sega Vintage Collection sur Xbox Live Arcade mm -hmm. Où tu trouves euh, bah, Wonder Boy in Monsterland Wonder Boy 3 The Dragon's Trap et Monster World 4 traduit et oui, alors que c'est longtemps resté une exclusivité japonaise et d'ailleurs Monster World 4 il est également disponible sur la console virtuelle oui là également euh, traduit ce qui était aussi quelque chose d'impensable à l'époque donc euh, voilà il y a quand même encore c'est des... très naïf il faut prévenir les joueurs d'aujourd'hui qui veulent se lancer c'est un jeu qui est très naïf c'est tout le contraire de Persona 5 <rires> mais mais ouais c'est vraiment mignon faut le vraiment actuel. le tuer non mais il faut ouais. vraiment le faire c'est mignon c'est frais voilà pour Wonder Boy, Merci de lui avoir rendu un hommage vibrant. La soirée nous attend. C'est vrai. Ouais, on a mais quoi, on raconte à J.D. Pouyot. À quoi j'ai joué, joué Je joue à Persona 5, à Wonder Boy 3. J'ai joué à Shyness. Un RPG français qui qu se veut dans la veine des jeux japonais. Alors Je réserve mon avis une fois que le test sera publié sur Gamecult. Euh, non mais voilà, je suis pas archi fan mais je comprends la démarche. Et elle fait et euh, euh, oui, au moins ils sont allés au bout de leur projet. Ce sont des fans de jeux japonais, à sent, et ils ont réussi à mener à bien un projet euh, qu'ils avaient à cœur depuis très longtemps. Messieurs, à quoi vous avez joué ah ben moi, moi, forcément, Persona 5. Ouais. Euh, J'ai remis le nez, alors dans WoF, World of FF, ouais. que on trouvait euh, sympa, mais euh, très très bien traduit, mais insupportablement mou. Oui. Et en fait, euh, mieux retard tard que jamais, ils l'ont patché donc désormais tu peux accélérer les combats sans rester appuyé comme la gâchette sur un con ah, sur, la, sur la gâchette droit, comme un bien. con t'appuies une fois et hop tout se déroule super vite ouais. et donc ça rend le jeu beaucoup plus fluide même si euh, je, je sais pas si j'aurai le courage de le terminer ouais. et moi je, je vais être très bref parce que j'aimerais bien avoir Zelda mais enfin avoir le temps de jouer à Zelda mais du coup j'ai pas je, faut, faut que je me retrouve le temps ouais. je suis en train de terminer un bouquin comme tu sais vrai. on a le droit de dire ce que c'est euh, c'est un bouquin consacré à Dragon Quest bravo oh, bravo Et ça me prend beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de concentration, donc j'ai vraiment le, très peu le temps d'écrire ailleurs et de, et de faire des et de jouer simplement. Je joue à trois jeux à euh, trois mobiles. Il euh, y en a un que tu connais peut-être, s'appelle Solocus. Ah bon et Solocus, non, ça ne dit rien. <rire> C'est un, un très très un jeu très très chouette. J'espère que Hubert va mettre une vidéo. C'est un jeu de réflexion où il faut aligner les c'est une espèce de Tetris like je sais pas comment le décrire mm -hmm. la vidéo je suis sûr le décrit vachement mieux que moi là et euh, parce que c'est encore un puzzle game quoi et alors attention j'en ai essayé un qui s'appelle qui j'aime pas mal qui s'appelle Dragon Lapis voilà <rire> j'étais sûr que vous allez kiffer j'aime j'aime le nom Dragon Lapis et le, mmh. Lapis et le Lapis et le le pitch de Dragon Lapis C'est un RPG à l'ancienne, donc réalisé à la Dragon Quest en 2D, très pixelisé, mais, ce que mais ouais, ouais. dont les combats sont organisés comme Grandia et Final Fantasy, donc s'il y a une espèce de modernisation de la proposition, ouais. et dont la gestion de l'inventaire est gérée à peu près comme FF12, c'est-à-dire ouais. avec des sphériés et c'est assez rigolo en fait, c'est vraiment pas mal euh, ça se laisse jouer euh, plutôt que jouer à Dragon Quest sur, euh, sur Mobage en fait, c'est une bonne solution et, ton troisième et jeu, le ton... troisième jeu je vais être très rapide, c'est un jeu qu'on adore à cette table, c'est un jeu que j'ai déjà en plein d'autres versions, je l'ai sur Playstation je l'ai sur Laserdisc et donc là tu peux deviner que je parle de TimeGal, et TimeGal est sorti oui. sur iOS au Japon euh, il coûte 800 yens, donc euh, c'est quand même le prix d'un mini-jeu, mais Le kiff de se dire que j'avais Je mon jeu Time, time gal dans ta poche. Mon jeu sur laserdisc, donc il faut l'expliquer. C'est c'est les jeux qui ont littéralement inventé les QTE. En fait, mm -hmm. c'est un jeu QTE pour continuer le jeu. Il faut appuyer sur un bouton ou une direction. Voilà, c'est aussi simple que ça. La fille est très très sexy. Il y a. C'est super bien animé. C'est extraordinaire. Enfin, faut aimer l'animation japonaise des années 80-90 ou euh, Très... avec les déformations, expressionnistes, le... voilà, mmh. on va dire pudiquement. Elle se fait arracher son bikini tout le temps mmh. par les dinosaures. Euh, euh, <rire> euh, oui, la première, le premier niveau. Euh, chaque chaque niveau est une période ouais, différente. Time ouais. Et elle arrive dans chez les dinosaures. Ensuite, à Rome antique, c'est. C'est hilarant, c'est un jeu hilarant et j'adore, j'adore y jouer sur sur portable. Voilà pour 800 yens. Si vous avez un US Jap, ça, vous, ça vaut le coup peut-être. Et surtout que la jeu bah alors va trop, va choper. Un un laser actif qui marche ou alors ouais, ouais. sur Playstation il a une cote en fait il, il cote oh oui, pas il est mal coté, ouais. ouais du coup, euh, du coup on voilà. voit le marchand d'art qui, mmh. qui parle bon <rire> rapidement pour les pronostics on s'est largement euh, fourvoyé sur la date de sortie de Dragon Quest 11 le mois dernier ça mmh. a été lamentable donc 0 ah, points point pour tout le monde là, c même Oscar Le Maire 0 points de toute façon voilà. moins moins un pour Oscar Le Maire voilà, là, parce très, que, je suis d'accord voilà parce qu'il nous nargue euh, Fire Emblem qui va sortir Fire Emblem et Cause Combien, combien vous l'estimez, il va sortir euh, là, demain Allez, je me lance. 180 000. 180 000. 165. Bon, Oscar Le Maire dit 150 000, je dis 130 000, histoire, voilà d'être euh, ouais, dans les vous, clous. Je, je pense que vous sous-estimez les, ouais, les, qu sous sous les mecs qui le sont en train waifu, de jouer à, waifu, à Fire ouais. Emblem Heroes et on leur dit qu'il y a un Fire Emblem qui sort là. Mario Kart ouais. 8 Deluxe, on le rappelle, il y a 650 000 Switch actuellement au Japon. En première ouais, semaine, ouais. qu'on vient va faire Mario Kart 8 Deluxe Un jeu qui, paraît-il, tourne... Non, je... on n'a pas le droit. Ah, je... Oui. Alors Mario Kart 8 Deluxe, combien à Vous l'estimez je... Ouais, je me lance, euh, je pense euh, 190 000 Ah ouais, t'es pessimiste hein. Ah non, moi j'appelle ça optimiste, vas-y Ah toi. ouais, tu crois Moi j'aurais mis 250 Moi je pense qu'il va faire euh, 90 000 Et Oscar Le Maire dit 290 000. C'est lui le plus optimiste, pour le coup. Et euh, je pense qu'il y a le fait que ça soit une réédition. et que. Je pense aussi. Et Mais que... Moi, je pense que les gens n'y ont pas joué avant. Ça aussi. Non. Je pense ah, que... non. Tout le monde a raison. C'est l'école des, des, des fans. Voilà. voilà. <rire> ah, c'est Baywatch. Et attention, c'était à des anniversaires. Ah oui, c'est vrai. Happy birthday to Alors, Alors les... c'est les 20 ans de Star Fox 64. Je sais voilà, que ça va ouais, te toucher. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi les 20 ans d'un jeu de baston que j'adore. Passionnément et pour moi c'est le meilleur jeu de baston 3D il n'y a jamais eu mieux pour moi. Tobal Tobal 2 et oui et Tobal 2 et encore aujourd'hui je pense que... C'est déjà les 20 ans de Tobal 2 c'est ouf on est vieux c'est ouf c'est à dire qu'il était tellement beau et je crois que c'est le plus beau jeu de la PS1 vraiment il est super beau je me souviens il tournait il tournait enfin c'est presque de la haute 13 à l'époque quand Toriyama il filait enfin que Toriyama fasse des persos pour un jeu de baston c'était ouf et c'est aussi les 15 ans de... Euh, Zetai Zetsumaitoshi donc j'espère que le 4 sortira cette année oui mmh. SOS The Final Escape un de mes jeux favoris voilà que de mes jeux préférés bon j'ai Final kingdom censuré décidément il va voilà. falloir je pense que la prochaine émission on investit tu, tu dégages les, ouais, les, les on n'en ouais. a plus on balance les vrais jingles Merci, on remet Baywatch et on se donne rendez-vous le mois prochain. <rire> C'était le final de deuxième anniversaire. Merci une fois de plus à vous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous du jeu vidéo japonais. On a parlé de Persona 5, on a parlé de Wonderboy, Un sommaire qui a été euh, là encore euh, maîtrisé de main de maître. Je suis oui. maîtrisé de main de maître, oui. <rire> On va à la beaucoup soirée, de beaucoup de préparation, comme toujours. comme toujours, et, euh, et bien on se donne rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de gazillage, toujours Mais en ouais. notre compagnie, et toujours en la vôtre, je l'espère, merci saison. à vous pour une nouvelle saison, oui. Bah, oui. Oui. saison 3, oui. du coup, sayonara. sayonara, bye bye, Ciao.